Ou Qibla, présente, le corps en action, Mederi Dussalikine. Je prépare ou bien que je travaille, Barakallahu Fikr. Parfois, 15 minutes ici, une demi-heure par là, un autre 15 minutes par ici, un autre une demi-heure par là, et ça se construit, quoi Doucement, doucement, doucement, doucement, comprenez On a tous la même... La même nature aujourd'hui, le même type de vie aujourd'hui. On a tous le, le même rythme de vie. On a tous plein de, plein de choses qui, qui nous occupent, qui nous prennent beaucoup de temps, qui nous empêchent. On a tous du mal à pouvoir trouver deux ou trois heures à rester comme ça devant un livre, sans être interrompu par quelque chose. Mais, comme il a dit le prophète, comme il nous a appris, quoi, un peu, un peu, un peu, un peu. Si vous le saviez, la baraka, le bien qu'il y a, qu'il peut exister, dans les petits 10 minutes, les petits 5 minutes de libre, de vide, la petite une demi-heure que tu as trouvée lors de ta journée, que tu n'as pas grande chose à faire et que tu peux utiliser ça pour apprendre quelque chose de plus, vous allez voir qu'avec le temps, avec les années, ça, ça devient une, une, montagne, une montagne de bien. Mais le problème ici, c'est que beaucoup de personnes elles disent, « Moi, je vais attendre le jour lors duquel ?» Je ne vais rien avoir à faire. Ça va être les vacances, ça va être ma retraite. Là, j'ai commencé à apprendre ma religion. J'ai commencé à lire ainsi de suite. Aleykoum salam wa rahmatullah. Le ilm, ça demande de l'investissement. Quand on parle de l'investissement, ça demande du temps. Ça demande aussi de, de l'argent dépensé pour le ilm. Dépensé pour le ilm. Le ilm, l'écriture, c'est une religion d'écriture. Allah Azza wa il jure par la plume. Nun wal qalami wa Alors, investissement, c'est ça. Acheter les livres. Bien sûr, acheter les bons livres, savoir quoi acheter. Pas n'importe quelle chose qui s'appelle, dans laquelle il y a écrit « Islam » qui mérite qu'on dépense de l'argent et du temps sur un tel livre. Mais lorsqu'on sait qu'il y a quelque chose d'intéressant, un écrit par quelqu'un qui est un expert dans le domaine, ou bien il y a des gens de science, des personnes qui ont déjà lu ce livre, On connaît que c'est quelque chose d'authentique, quelque chose de respectable. C'est une bonne édition. Il ne faut pas hésiter à, à acheter, bâtir ta propre bibliothèque. C'est quelque chose qui se fait doucement, doucement. Un livre à la fois. Un livre par mois. Un livre aux deux mois. Les gens aujourd'hui n'achètent pas de livres parce qu'ils pensent qu'il y a toutes les réponses sur Internet. Comprenez Internet, ça ne t'aide pas à apprendre ta religion. Ça t'aide à dépanner. Pour apprendre, ça demande quoi la lecture ici on est dans une université est-ce qu'on est qu a dit aux gens ici à l'université qu'il qui a plus de bibliothèque on ferme les bibliothèques, Il n'y a plus de livres parce que vous avez internet, celui qui va avoir une réponse pas besoin de professeur, pas besoin de livres allez, trouver des réponses sur internet non, internet ça aide c'est pour boucher des trous comme on le dit mais il faut dépenser il ne faut pas écouter si quelqu'un te dit, il ne faut pas acheter des livres ceux qui disent, il y a des gens qui sont Muthabbeton", décourage les gens Combien de livres tu as à la maison? J'ai dix livres. Est-ce que tu as eu tous? Est-ce que tu as lu tous ces livres? Non. Alors pourquoi tu, tu cherches à acheter un autre livre? Comprenez? Ça c'est Des personnes qui découragent le chay. Achète les livres. Bâtis ta bibliothèque, comme on le dit, doucement, doucement, doucement. Par contre, il y a des choses ici. Première chose c'est que à chaque fois que tu achètes un livre, fais le avec une bonne intention. La bonne L'intention c'est que même si toi tu ne vas pas, tu ne pourras pas lire peut-être ce livre-là lors de ta vie. InshaAllah. l'intention c'est quoi C'est que ça, ça va rester ilmun. Nafir c'est une science bénéfique qui va aider quelqu'un un jour à, à lire et à appliquer ce Peut-être quelqu'un va hériter de ce livre. Peut-être que quelqu'un va emprunter ce livre de toi. Que cette personne-là elle a besoin de ce livre. Comprenez Avoir des livres, avoir une bibliothèque chez toi à la maison, qu'est-ce que ça fait Ça t'interpelle. Même si tu n'as pas, pas le temps ou bien tu n'as pas la motivation de lire, mais le fait d'avoir des livres devant toi, ça t'interpelle toujours. Viens me lire, viens me lire, viens me lire. Et imaginez quoi Si tu as une bibliothèque de 50 livres chez toi à la maison, 50 livres c'est rien du tout, ok 50 livres, à... ça c'est quelque chose que tu peux bâtir sur 3, 4 années, 5 années facilement. 50 livres qui va rester avec toi, Inch'Allah. Si de ces 50 livres-là, tu vas lire seulement 10%, ça veut dire 5 livres, Khayrun Azim, Alhamdoulilah. Mais si j'ai moi à la maison 3 livres, je me dis 3 livres, c'est beaucoup. Je n'aurai jamais le temps de lire un seul livre. Tu ne comprends pas, j'ai 3 livres. C'est beaucoup 3 livres. Donc là, pour revenir aux paroles de l'imam Ibn Al-Qayyim, Al-Firar, fuir de 1, fuir l'ignorance vers la connaissance et vers la science. min ça, jahli ila ila al 'ilm. get a ça, ثم يفر من little داعي الكسل a داعي العمل والتشمير بالجد little bit الداعي. a c'est ce qui t'invite. Donc dans la vie on a deux choses. Ça c'est pas c'est pas quelque chose peut-être de concret de, de physique, mais on sait que, Tous, on a la même expérience dans, dans notre vie. Il y a quelque chose qui nous appelle vers le repos et la paresse. Et il y a quelque chose qui nous appelle vers quoi Vers le sérieux et le sacrifice et, et le travail. Tout être humain qui se réveille le matin, il a deux choses. Il y a une force, il a cette idée qui lui dit quoi Que tu es très fatigué, c'est encore le matin, que tu es chez toi, qu'à l'extérieur il fait froid, chez toi il fait chaud. Ainsi de suite, de ce fait, tu devrais te reposer. Tu devrais rester dans ta zone de confort. Et il y a une autre il y a un autre appel qui l'appelle vers vers le travail, vers le sérieux, vers le sacrifice. Alors, il nous dit si le fait de fuir la paresse vers le sérieux et la bonne volonté ça c'est le deuxième type de de fuite vers Allah subhanahu wa ta'ala fafirou ila Allah قال هنا والجد ها هنا هو صدق العمل واخلاصه من شوائب الفتور ووعود التسويف والتهاون quand il parle ici de al du sérieux il parle de plusieurs choses numéro 1 Que nos actions soient des actions qui sont sincères, qui soient sincères. Des actions qui ne sont pas polluées par le futur, la faiblesse. On sait tous qu'il y a des personnes qui ne font pas le travail, il y a des personnes qui font très bien le travail, et il y a des personnes qui font le travail, mais avec quoi Avec manque de, de volonté, manque de sérieux. Ce matin, probablement que dans cette salle, à 8h30 du matin, il y avait un cours, probablement. Alors dans ce cours, il y avait des personnes qui étaient absentes, qui ont préféré rester chez elles à la maison. Il y a des personnes qui étaient présentes et qui prenaient des notes et qui voulaient avoir la meilleure note à l'examen et qui voulaient tout comprendre et demander des questions, se demander des questions. Et il y avait des personnes qui ont fait l'effort de venir, mais juste pour pouvoir s'asseoir et assister. Comprenez les partisans du moindre effort. C'est de ce milieu qui nous parle. Ibnul Qayyim raheem Allahou de ces gens-là qui ont un foutour, qui font le travail mais avec faiblesse. Donc si on parle ici d'un contexte de foi, Allah azza wa nous parle des munafiqin, les hypocrites. Que les hypocrites, les hypocrites et munafiqin, ils se lèvent pour la salat Par contre, ils se lèvent pour la salat avec quoi Avec une volonté qui est très, très faible. Wa ida qamoo ila salatiquaamoo Kusala, yurāūna nasa, wa la yadhkurūna allāha illā, illā qalīla. Qu'ils se lavent à chaque fois que c'est le temps de faire la salade, parce qu'ils le, le font par ostentation, ils ne le font pas pour Allah Azza wa Jal, ils ne le font pas pour l'au-delà, ils ne croient pas en l'au-delà, c'est des mūnafiqīn, ils ont des doutes sur la promesse d'Allah Azza wa sur la récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors ils le font par ostentation. S'ils sont devant les autres, ils se sentent contraints à faire la salade, juste pour que les gens ils disent que... Lui, il a fait la salette, mais dans son cœur, c'est très lourd pour lui de se lever de sa chaise, de son fauteuil, de son lit, autre chose pour aller faire la salette. Il aimerait tellement ne pas faire la Vous Comprenez Donc, on appelle ça el futoor, une faiblesse de de motivation et de de bonne volonté, et que ça, c'est quelque chose qui nuit à notre humain, qui nuit à notre vie du bas monde ainsi que ainsi que à à l'au-delà. Le prophète ﷺ Si on lit sa vie, on va trouver que c'était la personne la plus, quoi La plus motivée, qui a existé à travers l'histoire, alayhi Il n'y a pas une personne pleine d'énergie, plus que le prophète, sallallahu alayhi wa À travers l'histoire, impossible. C'est pour ça que le prophète, sallallahu alayhi wa il était capable de vivre une vie qui était peut on ne peut pas aspirer à devenir comme le prophète Salanar le saint parce que Allah Azzawajal lui a donné une une force qui n'a pas donné à d'autres personnes qui ne sont pas des prophètes vous comprenez et même à d'autres prophètes qui ne sont pas Par contre le prophète Salanar c'est une inspiration pour nous. On essaye de se rapprocher de son modèle Allahu sallam. Que celui si quelqu'un dans sa vie, se sent à être toujours paresseux. Moi, je suis toujours paresseux. Je n'aime pas faire les choses. Je n'aime pas les responsabilités. Je n'aime pas les choses sérieuses. Ça veut dire ici qu'il y a un problème avec mon iman. Ce n'est pas seulement c'est ma personne. Non, je dois travailler sur ma foi, sur mon iman. C'est parce que le iman, ça te donne de la force. Tu demandes à Allah Azza wa comme le prophète Salasimi faisait dans, dans son doua, La azima c'est quoi C'est la détermination. Demandez à Allah de lui accorder la détermination, la pleine volonté sur Arushd. Arushd, c'est les bonnes œuvres, Le chemin de la droiture. Qu'est-ce que le prophète dit dans notre hadith Hadith que vous connaissez probablement tous dans les 40 hadiths n'aoui. Est-ta'inbillahi wala wala ta'juz. est billah. Demande l'aide d'Allah, l'assistance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ne fais pas preuve de faiblesse La faiblesse même envers les épreuves, même envers les grandes épreuves, on va être éprouvé. Mais le vrai croyant dans sa vie, même si Allah Azza wa il l'éprouve, qu'est-ce qu'il fait Il continue. Peut-être il va être affaibli psychologiquement de façon brève, sur le coup. Mais tout de suite, il va se reprendre. Dans notre ma'ahu re bien ont a Allah عز وجل nous parle des prophètes avant nous qui avait beaucoup de prophètes qui avait des suiveurs de leur nation des croyants avec avec eux qui ont sacrifié leur vie ou qui ont perdu leur vie pour cette religion on peut lire ces plats ici dans le, ce que, euh, comment on, peut, on peut revenir à sourate al buruj L'histoire de اصحاب الاختاد il y a plein d'histoires dans le Coran Karim mais Allah Azza wa Jalla dit ma dha'fu se sont pas affaiblis à travers les épreuves que Allah Azza wa Jalla les a les c'est parce que ils ont un iman degré de foi qui est qui est quoi qui est ferme ils ont une vision qui est large qui n'est pas limité seulement à hayat ou au seulement à se faire de l'argent et à manger le soir et à aller dormir et à se réveiller une telle personne bien sûr elle ne va pas avoir là, la détermination mais quelqu'un qui a une vision large qui vit pour la dunya mais aussi pour la Akhira et pour les bonnes œuvres et qui connaît pourquoi ce qu'on a à il l'a créé c'est une personne qui va être plein de de volonté Il dit si wa urood wa tahaul Les promesses de teswif. C'est quoi teswif que Quelqu'un connaît c'est quoi teswif Et teswif. Saouf. saouf. Donc ça vient du mot saoufa dans la langue arabe. Saoufa c'est je vais faire. Je vais faire mais dans un avenir qui n'est pas proche. Comprenez, c'est pas dans une heure. Saoufa. Alors s'appelle ça et teswif. Dans les bandes œuvres, ce fameux saoufa så si det här frågan i general vi andr Shaitan, jag idom och ymanni hem, och man idom Shaitan, eller hur? Hurra! Jag har pengar. Allah Azawajal har donerat mycket pengar. Jag hadj. aldrig gjort Hajj och sedan år som Hajj är obligatorisk för mig, jag ska göra Hajj. Inshallah, om några år. Inshallah, om några år. Inshallah, förstår du? Och alltid nästa år, kanske om två år, kanske om tre år. Det finns inget som håller mig. Mais toujours, je retarde, je retarde, je retarde, je retarde. Je suis en train de prendre un très grand risque ici. C'est parce que si je meurs et que je n'ai pas encore fait le Hadj, c'est très grave de ne pas avoir fait l'un des, des piliers de l'islam. Et au meilleur des cas, comme c'est le cas de plusieurs personnes malheureusement, il retarde, retarde, retarde, après ça il va faire le Hadj le jour où il est contraint à faire le Hadj. À cause des circonstances, il est très malade, ou bien il a atteint un certain âge avancé, alors qu'il pouvait faire le had bien avant lorsqu'il était en santé, et lorsqu'il était jeune, lorsqu'il n'avait pas beaucoup de soucis, et ainsi de suite, il avait les moyens de faire le had. Il aurait apprécié le had beaucoup plus, et le had aurait été beaucoup plus, beaucoup plus facile et bénéfique. Vous comprenez Donc ici le taswif, comme il dit l'imam Ibn al-Qayyim, « La pire des choses pour l'être humain, c'est… » Saufa, Asa ou la Peut-être, euh, probablement, je vais faire un jour. Peut-être un jour. Peut-être l'année prochaine, Charles. Peut-être et toujours la personne. Elle retarde, elle retarde, elle retarde. Alors, c'est le cas de plusieurs personnes. Plusieurs personnes parmi nous, c'est comme ça qu'on pense. Et plusieurs musulmans aujourd'hui, c'est comme ça qu'ils pensent. C'est bien d'être un bon musulman, c'est bien d'obéir à Allah, d'être proche d'Allah, d'Inch'Allah, un jour, je vais faire, un jour, lorsque les temps vont être plus favorables, un jour, lorsque, un jour, lorsque... Comprenez, comme je dis toujours aux frères, toujours en, en, en mention, parce que c'est un, un exemple qui se répète beaucoup. On le connaissait quand, quand on était à l'université, probablement, qu'il y a beaucoup de personnes comme ça aujourd'hui. Alors, beaucoup de frères sont... Oui, Inch'Allah, quand, quand je vais finir mes examens, Inch'Allah, je vais commencer à faire telle chose. Je vais commencer à faire les bonnes œuvres. Actuellement, c'est les examens. Après les examens, une fois que les examens sont terminés, c'est Inch'Allah quand je vais terminer mes vacances. Après ça, les prochains examens, c'est quand je vais terminer mon diplôme. Parce que, Inch'Allah, dans euh, cette année ou la prochaine année, il reste juste deux ans pour finir, Inch'Allah. Donc, je vais me concentrer sur mes études. Après les études, Inch'Allah, dès que je vais trouver un travail, Inch'Allah. Après le travail, Inch'Allah, j'ai trouvé un travail, mais je suis très occupé. Je viens de débuter, on a beaucoup de formation, ainsi de suite. Attends que le travail se stabilise, inshallah et que je puisse m'offrir des horaires qui soient meilleurs. Après ça, inshallah dès que je vais me marier, inshallah je suis occupé avec mon mariage. Après le mariage, mais attends, c'est le début du mariage, il faut s'ajuster, ainsi de suite. Après quelques temps, c'est quoi C'est les enfants. Ah, c'est les enfants. Maintenant, ça commence Quoi C'est le chemin qui est un peu irréversible dans la vie. Après ça, rapidement, Inch'Allah, quand les enfants vont grandir un peu, ils vont devenir indépendants. Après ça, c'est quoi C'est la nature de la vie que tu vas commencer à vieillir et tu vas commencer à tomber malade et avoir beaucoup moins de force et de temps libre et ainsi de suite. Et la, la vie, elle, elle avance très rapidement. Après ça, tu regardes en arrière, qu'est-ce que j'ai fait Pas grande chose. Alors que si la personne, comme on a dit tout à l'heure... C'est pas ici une question d'être complètement, pleinement dédié à Allah Azza wa Jal, nuit et jour. Ça, c'est un, un, un niveau qui est très haut. C'est possible, mais c'est un niveau qui est très haut. Mais le minimum ici, c'est quoi C'est de faire nos obligations, remplir nos obligations et faire aussi des bonnes œuvres à droite et à gauche. Trouver un peu de temps libre par ici. Voilà une bonne opportunité. Ramadan, il approche. Je vais mettre, Inch'Allah, au moins les dix derniers jours. Inch'Allah, je vais, je vais enlever certaines choses qui ne sont pas importantes de ma vie pour me concentrer sur le Coran. Les dix jours de doul Telle chose, telle chose. Avec le temps, tu vas voir que tu as fait on ne va pas dire beaucoup de choses, mais Alhamdoulah, assez de bonne chose, d'ailleurs Allah Ta'ala, peut-être Allah Azza wa Dhu va accepter. Mais passer toute ma vie, moi, à dire toujours, après, après, après, après. Ça, c'est ce que Allah Azza wa jalla dit dans le Coran al-Karim. Ya'iduhum wa yumanihim wa ma ya'iduhum shaytanu illa illa gurura. C'est la promesse de shaytan. Shaytan, il dit, tu as encore une longue vie, tu vas avoir beaucoup après ta retraite, tu vas avoir beaucoup de temps libre, tu vas avoir des, beaucoup d'argent, et ainsi de suite. Et, en général, c'est quoi C'est des des illusions que le shaitan est en train est en train de de nous vendre. Donc, de parle ici de deux concepts qui rentrent dans ça, concept de al-azm euh, et de al-jidd. Al-azm c'est quoi Al-azm encore une fois c'est la détermination. Ça part de la volonté. Allah Azza il, il nous dit que même parmi les prophètes, certains prophètes avaient une volonté qui était encore beaucoup plus puissante que la majorité des prophètes. On les appelle les prophètes qui étaient les plus déterminés. Dans le message d'Allah Azza qui sont au nombre de cinq. Nuh alayhi salam, Ibrahim, Moussa, Isa, Muhammad alayhi wa salam. Les cinq prophètes meilleur prophète auprès d'Allah après ça il y a el jid el jid c'est la force la puissance le sérieux lors de l'action en tant que tel donc la détermination c'est la volonté c'est avant, avant l'action mais dans l'action aussi c'est de faire l'action comme on dit de, de façon qui est c'est quoi le mot que je cherchais de façon soignée bien faire les les bonnes œuvres, Ressentir que notre bonne œuvre est une responsabilité qu'on fait auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous comprenez Et Allah azzawajal nous mentionne ça dans le Coran. Al-Karim « Prendre la religion d'Allah azzawajal, l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala avec force. C'est quoi la force Ce n'est pas la force violence. C'est la force, ça veut dire ici avec énergie, avec, avec sérieux, de façon sérieuse. Pas prendre la religion d'Allah azzawajal à la légère. Comprenez Souvent on prend la religion d'Allah Azzawajal à à la légère. Tous. Personne qui est une exception. On a tous certaines choses qu'on prend dans la religion comme étant une légère. C'est pour ça qu'on a besoin d'être rappelé. فَذَكِّرْ إِنَّ الدِكْرَ فَإِنَّ الدِكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ Prendre nos responsabilités au sérieux. Que ce soit bien fait. De le prendre avec force. Comme Allah Azzawajal il dit aussi dans notre aya. يَا يَحْيَا خُوْدِي الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ O Yahia prend le livre avec, avec force. Problème, l'un des problèmes encore une fois de les musulmans aujourd'hui, c'est qu'ils prennent leur religion avec, ils prennent leur religion à, à la légère. Islam light, très light. Oui, ça c'est ça c'est connu. C'est l'islam, comme il y a les boissons qui sont light. Aujourd'hui, il y a l'islam qui est, qui est light. Wa alaikum salam wa rahmatullah. C'est quoi l'islam qui est light Alaykoum salam wa rahmatoullah. Islam qui est light c'est un islam qu'on est prêt à à sacrifier pour la moindre lors de la moindre épreuve. Wa minan nasi man ya'budu Allah 'ala harf fa in asabahu khayr itma'an nabih ila akhir al comme dans sourate l'ankabout. Donc ici prendre la religion tellement à la légère que pour le, le moindre moindre épreuve ici euh, Est-ce qu'il est qu y a une exception pour moi comprenez Alors que la religion d'Allah Azza wa Jal... Oui, c'est une religion qui est facile. Mais facile, ça ne veut pas dire... C'est une religion qui n'a pas de... De quima, de valeur. C'est une religion qui est facile... Mais aussi qui a de, de la valeur. Allah Azza wa nous a donné une religion qui est facile... Parce qu'il veut le bien pour nous. Pour nous alléger la tâche. Pas pour nous mettre dans la contrainte. Il n'y a pas de contrainte dans la religion d'Allah Azza wa Jal. Par contre... Est-ce qu'il y a des sacrifices à faire Oui, il y a des sacrifices à faire. Est-ce qu'il y a du travail à faire Oui, c'est du sérieux, encore une fois. La religion d'Allah, Azza wa Jal, ce n'est pas, qu'elle, pas encore une fois, ce n'est pas de la simple rigolade, ou bien une aventure, une expérience. C'est la raison pour laquelle Allah, Azza wa nous a créés. Troisième chose, on parle toujours ici de fuir vers Allah, Azza wa Jal, Al-Firar, han kan få en förståelse för det här. Det är en del av det som är väldigt viktigt för oss. Det är en del av det som vi måste förstå. Det är en Le caractère restreint de quoi De al les soucis, al la tristesse, les problèmes, al les craintes. Alors, ça c'est le cas de la majorité des personnes de nos jours. On ne parle pas seulement des, des muslimites. Pourquoi est-ce que les gens, beaucoup de personnes souffrent de quoi de stress et d'angoisse et d'anxiété qu'il y a des gens qui ont recours à des pilules nuit et jour il y a d'autres personnes qui ont recours à, à la drogue et ainsi de suite pourquoi c'est à cause de, de ce problème lorsque le cœur de la personne est tellement occupé par les soucis c'est quoi les soucis Donc, souci, ça peut être un souci qui est financier. Il y a des soucis qui sont, oui, les études, le travail, les finances, qu'est-ce qu'on a aussi La santé, qu'est-ce qu'on a aussi La famille, mais est-ce que c'est vraiment juste ça les soucis de nos jours Parce que tout ce que vous avez mentionné, c'est des soucis qui rentrent dans les nécessités de la vie ou bien dans, dans les besoins, jusqu'à jusqu'à une certaine limite c'est justifié même si on va le voir il faut relativiser ça mais de nos jours c'est quoi les soucis une grande partie des soucis des gens c'est quoi ils ne connaissent pas Allah donc ça c'est le problème au profond mais c'est quoi les soucis si tu dis aux gens vraiment tu prends une personne comme ça de façon soudaine dans la rue tu dis arrête-toi j'ai une question pour toi tu pensais à quoi maintenant écris écris -le. La partie majeure des soucis des gens de nos jours, c'est quoi C'est l'accessoire de la vie, c'est le luxe, vous comprenez Il est soucieux de changer sa veste, parce que ce n'est pas, pas la meilleure couleur. Soucieux parce qu'il vient de recevoir une offre du concessionnaire que l'auto qu'il vient d'acheter, ça fait deux ans. Il peut payer un peu plus. Et avoir la nouvelle auto. Une autre, un autre modèle. Vous comprenez Ça devient le souci de la personne. Alors là, il s'imagine que si je vais l'acheter, il commence à penser à ça. Mais qu'est-ce que cela va impliquer Et là, c'est l'argent qui rentre en jeu. Est-ce que je devrais Est-ce que je ne devrais pas Être soucieux, encore une fois, du dernier modèle de téléphone qui va sortir. Être soucieux de... Euh, du match de foot qui, va, qui, qui, qui est programmé pour, euh, pour la semaine prochaine ou dans un mois, qui va gagner, ça va être à quelle heure, et qui va jouer, qui va pas jouer. Ça c'est la partie majeure des, des soucis des, des gens de nos jours. On parle pas de tous les gens bien sûr, on parle des gens qui vivent dans des sociétés qui sont à l'aise qu'Allah Azzawajal leur a donné de quoi manger, on parle pas des gens qui vivent dans des, des camps de réfugiés. Okay on parle des gens qui sont aux alentours de nous. Donc ce problème-là déjà, le problème des soucis, déjà il trouve sa source dans l'attachement à la dunia l'attachement à cette vie du bâman de deux, même les soucis que vous avez mentionnés qui sont jusqu'à un certain point qui sont justifiés le travail la santé la famille mais c'est parce que les gens ils manquent grandement de la confiance en Allah Allah Et là, rentre le, le lien entre le souci et entre les craintes. C'est pour ça que certains ulama ils disent les soucis, c'est pour l'avenir. Tout ce qui est relié à l'avenir, à demain, dans une heure, le mois prochain, l'année prochaine. Alors, il y a les personnes qui ont des soucis financiers. C'est quoi C'est, je n'ai pas assez d'épargne. Qu'est-ce qui arrive si je perds mon emploi Et qu'est-ce qui arrive si, euh, moi, je n'ai pas une assurance Qu'est-ce qui arrive si, demain, je vais avoir un incendie Que ma maison va partir, va être complètement détruite Et telle chose... Alors, ici, Shaitan, il nous fait, encore une fois, penser au, au pire des situations. Pour toujours nous garder occupés avec, avec le pire. Remarquez que ce fameux, ici, y a entre... Ce, ce, ce fameux argument du pire qui va arriver dans l'avenir, les risques, mais les risques qui sont exagérés, c'est la même stratégie utilisée par les cheyennes humains qui sont entre autres les compagnies d'assurance. Ok Donc vous avez tous reçu l'appel ou l'offre ou autre chose. Est-ce que vous savez que si vous, avez, si vous allez avoir une crise cardiaque dans deux ans et que vous n'êtes pas couvert, alors voilà ce qui arrive. Est-ce que vous savez que si je vais, vous allez avoir le cancer ou un accident de voiture ou telle chose et que vous n'êtes pas couvert, voilà alors ça c'est le shaitan. Shaitan, il, oh, il nous promet quoi La pauvreté. Pour nous encourager à faire le mal, le haram. Le croyant, il fait ce qu'il peut faire dans le halal, ce qui est possible, sans oublier Allah Azza wa dans les mesures du possible. Tout ce qui sort du possible, il le laisse pour Allah Azza wa'dan. Encore une fois, tout ce qui sort du possible, il le laisse à Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a des gens qui meurent cent fois dans leur vie. Il y a des gens qui meurent cent fois dans leur vie. Vous le savez Peut-être plus Il y a des gens qui sont complètement en santé initialement, alhamdoulilah, mais au moindre mal, peut-être j'ai telle maladie. Alors, il va faire des tests, et il va passer chez, chez le médecin, et je suis soucieux, et j'ai peur, et peut-être que j'ai... Et là, même, il y a des gens, même lorsque le test est négatif, et qu'on lui dit, tu n'as rien à craindre, tu es en bonne santé, alhamdoulilah, on va dire, peut-être il se sent trompé, peut-être il y a quelque chose qui n'ont pas... Diagnostique. Ça c'est une personne qui va mourir 100 fois dans sa vie. Et il y a quelqu'un qui est malade, qui est vraiment malade, qui a une maladie qui est sérieuse, et qui va être patient, endurant, et qui continue une vie pleine de bonheur, et qui passe 30-40 ans de sa vie avec cette même maladie, qui apprend à s'ajuster à la maladie, être patient pour Allah Azza wa et qui va avoir une seule mort, comme, tout, comme une personne qui est normale, qui est le ajal qu'Allah Azza Il a, il a écrit. Il y a des personnes qui sont très riches mais qui ont un cœur qui est pauvre parce qu'ils ne voient que la pauvreté entre eux entre leurs yeux comme dans le hadith du prophète sallallahu alayhi, bayna Celui qui ne vit que pour la dunya parce qu'il est comme ils disent ça c'est une anecdote okay, c'est pas, pas, pas, pas l'islam qui le dit mais on, on va le mentionner comme exemple c'est pas complètement vrai mais c'est un peu drôle ils disent certains est-ce que le pauvre est meilleur ou le riche Alors, ils disent « c'est le pauvre Pourquoi ». Pourquoi Ils disent « parce que le riche, il s'attend à devenir pauvre, alors que le pauvre, il s'attend à devenir riche ». Vous comprenez Le riche, sans souci, c'est quoi C'est de devenir pauvre demain, si quelque chose arrive, c'est un accident, si je perds, si... Le pauvre, il se permet de rêver. Demain va être un jour meilleur et un jour, je vais devenir riche comme, comme les autres. Vous voyez Donc, C'est la question de toujours faire confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui ne fait pas confiance en Allah azza wa jal, qui doute d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça en vérité, c'est une personne encore une fois qui a un problème de iman et de connaissance en la grandeur d'Allah azza wa jal. Parce qu'elle se pense être trop importante. Et elle pense qu'Allah azza wa jal n'est pas assez puissant. Alors qu'Allah azza wa jal, c'est lui qui protège, c'est lui Al-Hafid subhanahu wa Allah Azza wa Jalla nous a accordé Des anges même qui nous protègent Il y a des anges qui s'appellent Al-Hafada, Qui protègent de tout mal Qui n'est pas écrit dans le destin C'est clair on le répète Chaque être humain Allah Azza wa Jalla lui a accordé des anges Qui le protègent de tout mal Qui n'est pas écrit dans le destin Combien est-ce qu'il y a de mal qui pourrait nous toucher à chaque jour, alors que ça ne nous touche pas selon vous Regardez comment est-ce que les gens ils conduisent dans les autoroutes. Ceux, regardez, je ne suis pas en train d'exagérer. Celui qui regarde comment est-ce que les gens conduisent sur l'autoroute, il médite sur ça, il va arriver à la conclusion, à une conclusion qui confirme le qadr d'Allah Azza wa Jalla qu'il y a, comme on dit, des moves tellement dangereux à chaque minute, à chaque trajet. Mais un accident, de façon, en termes de probabilité, c'est très rare que ça arrive. C'est Allah Azza qui Yahfadi protège, subhanahu wa ta'ala. Combien d'accidents ici qu'à chaque instant À chaque instant. C'est une question de, quoi De un demi-mètre, de un mètre. Une seconde avant ou une seconde après Donc, ce qui n'est pas arrivé, ce qui n'est pas écrit dans le qadar, ça ne va pas arriver, ça ne va pas te toucher. Un mal ou bien un bien. Mais lorsque quelque chose est écrit dans le qadar, c'est écrit dans le destin, il n'y a personne qui pourra te protéger, même les anges. Même si tu avais, comme on, a, comme on dit l'expression connue, les anges gardiens, même les anges gardiens ne vont pas te protéger. Let alone, sans parler de, des êtres humains ou de la compagnie d'assurance ou le médecin ou autre chose. Alors on n'a pas à se soucier vraiment. Ce n'est pas pour dire, le sens ici ce n'est pas de ne rien faire pour l'avenir, ce n'est pas ça le sens. Mais faire nos obligations, faire ce qui est possible devant nous, ce qu'on peut faire, ce qu'on contrôle, on le fait. Ce qui dépasse notre contrôle, on n'y pense même pas. On le laisse à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est clair C'est ila sa'a tatfada thiqati billahi tabaarak wa ta'ala wa sidq al alayhi wa husn al jami'i sun'ihi bihi wa tawaqqu' al min lutfihi wa birrihi C encore une fois entre la restriction un cœur restreint une poitrine qui est restreinte par les soucis et par les craintes et par les problèmes et ainsi de suite et entre un cœur qui est large Un cœur qui est élargi par la confiance en Allah Azza wa et être positif parce qu'on sait qu'Allah c'est lui qui protège, c'est lui qui aide. Il est latif, subhanahu wa ta'ala, il est al et ainsi de suite de ces noms qui impliquent ces sens qu'on est en train de, de mentionner. Comme il dit, subhanahu wa ta'ala wa il dit, il dit, il dit, il dit, il dit, il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 Arriver à la solution que Allah Azza wa Jalla avait planifiée pour moi. Vous comprenez. Donc la chose la plus importante ici, c'est quoi C'est de craindre Allah Azza wa Jalla. مَن يَتَقِلَّ لَهَا يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَمَن يَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ Dans notre ayah. celui qui a confiance en Allah Azza wa Jalla, pleine confiance en Allah, tawakkul à Allah, Allah lui sera suffisant et il lui est suffisant. Quand on dit « "hasbunallah wa ni'amal wakil"? Så vad är "hasbunallah"? Det betyder Allah est suffisant pour moi. som kanen ägare har en que Allah, en god Ta'ala. « till Allah, en god önskan till Allah. Sådan att han är en god önskan till Allah. Sådan att han är en god önskan Allah. Le plus que la personne a confiance en Allah Azza wa Jal, qu'elle s'attache en Allah subhanahu wa ta'ala, le plus qu'Allah Azza wa Jal, il va l'aider. Parce qu'Allah va toujours être envers toi selon ce que toi tu penses d'Allah. C'est clair On le répète Allah Azza wa Jal va toujours te traiter de la façon de laquelle toi tu penses de lui subhanahu wa ta'ala. Si tu penses qu'Allah il ne va pas t'aider si tu as des doutes sur la puissance d'Allah Azza wa sur la bonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah Azza wa ne va pas t'aider si tu penses du bien d'Allah Azza wa et tu as la pleine assurance en Allah subhanahu wa ta'ala Allah Azza wa ne va pas te laisser à toi-même Voilà. donc on le répète très brièvement la conclusion de cette première partie c'est quoi c'est que fuir vers Allah Azza wa Le minimum de ça, de Al-Firar ou Allah, c'est quoi ces trois choses Qui pourrait nous les rappeler Fuir l'ignorance vers la science et la connaissance de un. Deuxième chose. Fuir la paresse vers la détermination et le sérieux. Et numéro trois. Fuir la peur, les craintes et les soucis vers... La confiance en Allah Azza wa Jal et l'espoir en Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est le minimum de al firar Maintenant il va nous décrire le plus haut niveau de al firar De fuir vers Allah Azza wa Jal. Fuir Allah vers Allah Azza wa Jal. Et ici avant de commencer, Inch'Allah juste de mentionner un petit principe important ici. Okay? Ce qu'on va mentionner maintenant, c'est du très pointu. C'est du très haut niveau. Ça nous dépasse. C'est un niveau de perfection, de ihsan dans la religion d'Allah Azzawud. Ce n'est pas requis. Parce que ce qu'on va mentionner est très intéressant, c'est très noble. On devrait tous espérer un jour arriver à ce niveau, inshallah, Mais pour que ça ne fasse pas peur à certaines personnes. Qui vont comprendre le contraire, que si je ne peux pas être comme ça, ça veut dire que je ne suis pas un bon croyant comprenez Donc ça, on le mentionne à l'avance que ça, c'est Al-Kamalat. Ça, c'est les niveaux de Mouqarrabine, des, des hauts croyants. La crème de la crème. On aspire à devenir comme ça, mais si tu ne deviens pas comme ça, ce n'est pas parce que tu es une mauvaise personne. Vous comprenez Juste pour que ce ne soit pas compris par la suite, ce qu'on va mentionner, que si tu es incapable d'être comme ça, ça veut dire Allah Azza wa il, il ne t'aime pas, il n'accepte pas tes actions. C'est clair Donc là, on va rentrer, Inch'Allah Azza wa Jal. Ab'ad al-firari Al-firaru min al-rusum ila al-usul wa min al-hudud ila al-tadjrid Deux choses C'est de fuir ar rusum C'est quoi al-rusum C'est les formes, les apparences Les fuir vers le noyau L'âme de la chose, la vérité de la chose C'est quoi la vérité des bonnes œuvres Qu'est-ce qu'Allah azaodel veut de nous lorsqu'on fait des bonnes œuvres C'est quoi la réalité de la salet C'est quoi l'âme de la salet, par exemple la Le sport non, de, purifier ça. de purifier le cœur. La soumission à Allah azaodel. L'intention. Le rapport avec Allah azaodel. Le plein khouchou, vous comprenez Ça, c'est l'âme de la bonne œuvre. Ce n'est pas de faire le sport. Ce n'est pas de se réveiller tôt le matin. Ça, ça vient, c'est des maqasides secondaires. C'est quelque chose de secondaire. Mais ce que Azza wa veut de nous, avant tout, c'est quoi ?« Inna anil al-munkar » Par exemple. « Wa illa ala » Al Khairid, c'est la vraie expérience de l'Enseignement. Qu'est-ce que Allah Azzawajal, il veut de nous lorsqu'on fait le jeûne, le saum? La sincérité, là? Ça protège des fitaines. éduquer les nerfs. Tout ça, c'est résumé en un seul mot dans le Coran: Al-Taqwa. Kutiba alaykum as-siyam kama kutiba 'ala alladheena min qablikum la'allakum tattaqun. La crainte d'Allah azza wa jall, la piété et taqwa, il a dit le prophète sahousoum, "At-taqwa ha Taqwa c'est ici, et il a pointé vers, vers le cœur. Quelqu'un va dire le jeûne c'est pour être en santé. Non, le jeûne, l'objectif principal du jeûne c'est pas pour être en santé. Comprenez Oui, c'est un objectif secondaire. Tout ce qui est dans la religion d'Allah Az-Zawdiel c'est pour notre santé. Ça nous aide à être en santé. Mais la religion d'Allah Az-Zawdiel c'est pas là seulement pour le corps, parce que quelqu'un va dire moi je suis très malade, je peux encore jeûner. mes maladies ne m'empêchent pas de jeûner, comprenez Mais je suis malade, ça veut dire j'ai d'autres maladies qui n'ont rien à voir avec le jeûne. Et je sais que le jeûne ne va pas améliorer ces mal, il va rien faire, ni les empirer ni les améliorer. Alors pourquoi est-ce que je jeûne Non, le jeûne c'est pas pour L'objectif principal du jeûne, ce n'est pas pour le corps, c'est pour, pour le cœur. Et ainsi de suite, « Halouma jarra », ça s'applique à toutes les bonnes œuvres. Alors, « Arrasm » ici, la forme, c'est quoi C'est l'œuvre en tant que telle. La forme, c'est quelqu'un qui fait « Allahu Akbar », qui s'incline. « Allahu Akbar »,« Allahu Akbar », qui descend sur le sol, qui fait le soudou de la prosternation. Est-ce que ça, c'est l'objectif de fin Non. L'objectif de fin, c'est quoi C'est l'âme de l'œuvre qui est le cœur. De purifier le cœur. On ne peut pas voir. On peut le ressentir, par contre. C'est important ici. On ne peut, peut pas voir. C'est quelque chose qui nous dépasse. Parce que c'est relié à l'âme. L'âme est un secret. C'est Allah qui connaît c'est quoi la réalité de cette âme. Mais est-ce qu'on peut ressentir les effets Oui c'est pour ça encore une fois que parmi les miracles de l'islam les gens ils parlent souvent les miracles scientifiques et je sais pas quoi et quelqu'un a découvert et une aïe ils vont tordre le verset et que quelqu'un d'autre il va ramener des... il va faire un débat pour prouver l'islam parmi les plus grands miracles de l'islam des plus simples des plus directs c'est quoi c'est c'est l'effet de l'expérience en tant que l'effet de al-hasan, de la bonne oeuvre et l'effet de de la mauvaise oeuvre jamais devant être égales pour tous les êtres humains sur cette terre. La bonne œuvre, c'est quoi son effet? Quel, regardez, quelqu'un qui fait une bonne œuvre pour Allah, avec la bonne intention, ne va jamais se sentir coupable à l'intérieur. Ne va jamais se sentir mal. Comprenez? Ne va jamais se sentir mal. La mauvaise œuvre, elle fait en sorte que l'être humain se sent coupable, insécure, même s'il ne va pas le dire. Vous comprenez Le plus que la personne... Allah Azzaudu l'a mis ça dans la fétra. Il a mis ça dans la fétra. Il y a beaucoup de personnes à travers l'histoire qui ont fait beaucoup de mal et que ce mal-là, l'étude de l'intérieur. Même s'ils vont ne vont pas, pas l'exprimer. Donc l'expérience aussi de l'expérience de l'islam... Tu ne peux pas faire une salade et tu l'as fait pour Allah. Azzawajal. Tu l'as fait avec la bonne intention, pas pour les gens. Tu fais la salade pour Allah. Et qu'après la salade va dire « Je me sens pire maintenant. Je me sens mal, j'ai fait la salade. J'ai quelque chose à l'intérieur qui… » Vous comprenez Impossible. Si c'est le cas, ça veut dire qu'il y a un sérieux problème ici. Soit tu n'as pas la bonne intention, tu ne l'as pas fait pour Allah. Ou il y avait autre chose, c'est une salade de nafila surérogatoire que tu as fait alors que tu avais une grande obligation à faire à la place il y a ta mère qui t'a appelé pour venir elle a besoin de toi tu as dit non je vais faire Qiyam al-Layla à la place vous comprenez ça c'est pas une salade qui va, va t'aider parce que tu n'as pas obéi à Allah Azzawaj. oui <coughs> On va parler de ça un peu tout à l'heure, Mais pour répondre brièvement à la question de la sœur, oui, parfois on n'est pas satisfait de notre œuvre. Mais si le problème c'est pas notre œuvre, c'est le vide qui manque entre ce qu'on a fait et ce qu'on croit pouvoir faire, qui est, qui est meilleur. Comprenez Je peux pas regretter d'avoir fait la salette, impossible. Mais je peux regretter de ne pas avoir été assez concentré dans ma salette. Grande différence entre, entre les deux. Je ne blâme pas la salat, je me blâme moi-même, parce que j'aurais dû, j'aurais pu faire mieux. Alors la prochaine fois, je dois m'efforcer encore plus. Ça, il n'y a pas de problème, il n'y a aucun problème avec ça. ça C'est pour ça qu'on ne doit jamais être certain qu'Allah a accepté nos œuvres. On doit faire preuve de plus, d'essayer encore et encore et encore. Vous comprenez Mais Allah azzawadu, il a fait en sorte que la bonne œuvre ne soit jamais comme la mauvaise la mauvaise äfva. donc ici alhusdus, och från husdus al tjugrid. Då, för att arbabal gazämi i sär, läggnägna på rösumi alämali och våhär ha, och lägtnägdon älla på arwah ha och häqaik ha. Då dejser skapar vad kisar du natfascak med de siloter, de sanna troende, som är bestämda, de inte bara inte L'esprit de leurs œuvres. Si j'ai fait la salat aujourd'hui, que j'avais pas mon khouchou dans ma salat, si j'ai fait le saum le jeûne aujourd'hui, alors que lors de mon jeûne j'ai beaucoup parlé de choses qui sont larou, de choses qui sont superflues, qui ne sont pas importantes, j'ai perdu du temps, ainsi de suite, je ne vais pas me sentir pleinement satisfait de mon jeûne prochaine fois je dois faire un jeune qui est meilleur ça c'est normal ça c'est une vérité par contre le problème ici c'est quoi الطريق, المطلوبة, أروحها, وأشباحها, là nous parlons de certains zanadiq, certains hypocrites certaines personnes égarées à travers l'histoire qui existaient entre autres dans certaines sectes, certains, on dit certains groupes, soufis autre chose, qui disaient que quoi Le plus important auprès d'Allah, c'est quoi C'est le cœur, l'esprit des bonnes œuvres. La forme, c'est une perte de temps. Et de ce fait, ils sont passés graduellement, Shaitan les a fait glisser graduellement vers un autre niveau dans lequel ils ont complètement délaissé les œuvres, les bonnes œuvres, Et ils ont dit que le plus important, c'est quoi C'est le cœur en islam. Toi, tu fais la salette. Moi, je ne fais pas la salette. Ouais, moi, c'est mon cœur qui est présent. Comprenez Ça a l'air beau. Mais oui, Shaitan, il peut nous faire dire des choses très très belles. Et Dajjal, quand il va sortir, il va dire des choses encore beaucoup plus belles. Comprenez Donc, ce n'est pas n'importe quelle parole qui a l'air d'être attrayante comme ça, je peux écrire un beau livre moi, je peux vous parler beaucoup de choses reliées au, lit, au, au, au cœur et ainsi de suite mais, mais comme quoi on n'a pas besoin de la salette et le jeûne et ainsi de suite c'est pour ça ce que il, il, habituellement ce genre de personnes, ils se moquent ils rabaissent l'importance du fiqh de la jurisprudence, l'importance de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam ils appellent ça dhawahi, madahi c'est les choses qui sont juste les, ils appellent ça le folklore et shaitan les pousse à Pensez qu'ils sont arrivés. « Je suis arrivé. » Qu'est-ce que ça veut dire « je suis arrivé » Ils vont te dire « je suis arrivé à la vérité, à que Qu'un jour, peut-être, toi, tu vas voir toi aussi. Comme ça, il va, il va te faire imaginer. Vous comprenez Alors, comme il dit le djunaïd, rahimahullah, « Wassalu, walakin a saqar. » Ils sont effectivement arrivés. Mais ils sont arrivés en enfer. Ils sont arrivés à destination. Vous comprenez Parce que le shaitan, il ne va jamais laisser l'être humain. Il va toujours essayer de trouver un chemin pour... Pour l'égarer. Et pour certaines personnes, le chemin pour les égarer, c'est tout simplement ça. Aussi simple que ça, c'est de leur dire que dans la religion. Alors, quand on disait que dans la religion d'Allah Azzawajal, l'âme de l'action est beaucoup plus importante que, le, que la forme de l'action, que l'âme, c'est ça l'objectif final, ce n'est pas pour abolir la forme, vous comprenez C'est pour dire qu'il y a quelque chose derrière la forme. Que la forme elle seule ne sert à rien La forme de l'action sans le cœur C'est comme un cadavre qui est sans âme C'est la même chose Par contre est-ce qu'on peut imaginer dans cette vie du bas monde L'âme qui est sans corps Non Comme il a dit Abou Darda Mon corps c'est C'est mon véhicule C'est mon porteur Allah nous a donné un corps pour qu'il porte L'âme De la même façon La salat, le recours, la prosternation Ça c'est un porteur Ça porte quoi Notre intention et notre khouchou Et notre, et notre, et notre Mais ce n'est pas pour abolir la forme Oui, Akhi C'est comme l'intention ne val que par leurs actions. Exactement Les actions ne val que par leurs intentions, c'est ça Barakallahu fiq Innamal a'malubi Binniyat. Donc le prophète, a, il n'a pas dit le plus important que dans la religion, ilnamal Islam ou Il a, il a dit, ilnamal amal ou Hadith très important. Hadith. Beaucoup de personnes le connaissent par cœur. Pourquoi? Parce que c'est, c'est la carte blanche, le passe partout. Chaque fois il fait quelque chose de mal, tu il dis, ilnamal amal ou Des dizaines de milliers, des dizaines de milliers de hadiths ne sert a rien tout le Coran ne sert a rien on va tout annuler avec min amie si du är verkligen si intelligent just relis le hadith 2-3 fois comme ça et réfléchis un peu médite un peu avec le aql que Allah Azza wa Jaya t'a donné min amie les actions ne valent que par les intentions il y a des actions comprenez donc ça prend pour acquis que les actions sont Importante. Les actions, elles ont besoin des intentions. Il n'a pas dit le prophète, il n'a même l'islam ou biniyat, il n'a même l'jannet ou biniyat. S'il avait dit que le paradis, c'est avec l'intention. L'islam, c'est juste avec l'intention. Là, on va dire que c'est autre chose. Mais là, il a dit, les actions, c'est par les intentions. Donc, il faut avoir des actions avant tout. Il y avait une question Non, barakallahu, fik vrai. L'iman Wakara filkalm imen, c'est quelque chose qui touche, qui rentre profondément dans le cœur et qui va être approuvé et validé par l'action, par et ça On a parlé de ça plusieurs fois dans d'autres halaqat auparavant, l'importance de l'action dans les intentions. Ça y est. Euh, والقائمون بهذا وهذا هم الذين يرون ان الامر متوجه الى قلوبهم قبل جوارحهم وان على القلب عبوديه في الامر كما على que les personnes qui, les vrais croyants c'est ceux qui ont compris ces deux points qui ont compris l'importance des bonnes œuvres mais qui ont compris aussi que les ordres, les awamirs d'Allah Azzawajal et les interdits ils s'adressent au cœur avant de s'adresser au corps et que les actions sont très importantes mais que l'action du cœur est encore plus importante Ahlus sunnah les gens de Al-Sunnah, les ulama Sunnah ils sont unanimes là-dessus que les actions du cœur sont plus importantes auprès d'Allah Azzawajal que les actions du corps malgré que les deux soient nécessaires et que les péchés du cœur sont plus graves que les péchés du corps. Ce n'est pas encore une fois un principe et un chemin pour dire que les péchés du corps ne sont pas graves, non. Les péchés du corps, il y a Sarah, des péchés mineurs et des péchés majeurs, on a parlé de ça quand on a parlé de Taouba, mais c'est la même chose pour les péchés du corps et du corps, et les péchés du cœur, c'est encore plus grave que les péchés du corps, comprenez Et les bonnes œuvres du cœur sont plus nobles auprès d'Allah Azzawodel que les bonnes œuvres du corps comme disent les ulama, l'intention du croyant, elle est plus puissante et plus forte, elle a plus d'effet que, que ses actions. Le vrai croyant, il se rapproche plus d'Allah avec ses intentions qu'avec ses, qu ses actions. Pourquoi On répète, le bon croyant, le croyant idéal, le croyant intelligent, connaisseur, il... Se rapproche plus d'Allah Azzawuddin Avec ses intentions qu'avec ses actions Pourquoi Oui On s'approche plus de taqwa, de l'azm Très bien Ça c'est un point Mais un autre point encore plus direct C'est mathématique Oui Barakallahu fiq Donc ici Ce qui est accessible pour le corps est pas mal limité. Vous comprenez Le, le corps est limité par l'énergie physique, par le temps, par euh, la liberté physique de se déplacer, par les moyens financiers, et limité par la force, par, par plusieurs choses. L'intention, elle n'est limitée que par ta sincérité. C'est pour ça que tu peux avoir l'intention du had. Je ne l'invente pas. C'est les ulama qui le disent comme les, les textes le prouvent. Tu peux avoir l'intention du hadj du pèlerinage, en étant chez toi, sur ton fauteuil. Vous comprenez Tu as la récompense du hadj. Si Allah Azzawadal, il sait que tu es très sincère, tu aimerais tellement partir au hajj, mais que tu n'as pas les moyens. Ou que tu avais les moyens, tu as tout préparé, mais il y a quelque chose de dernière minute qui a tout, tout aboli, qui a tout annulé. Tu peux, il y a beaucoup plus d'opportunités avec l'intention qu'avec les actions. Les actions, on peut essayer, essayer, mais on va toujours être relativement limité, ce qu'on peut faire. Mais si Allah, Azzawajal, il sait que dans notre cœur, on voulait faire beaucoup plus, alors, Yawm Al-Qiyama, Inshallah, tu vas être surpris des, des récompenses qui t'attendaient, auxquelles toi, tu ne t'attendais pas. Oui. Les actions du cœur qui sont des mauvaises actions. L'arrogance Al-kibr Kibr Certains ulama Ils ont dit La an Anama Fa usbicha nadiman Khairun Min an Aquma Fa usbicha mu'jaban Il a dit Si j'avais à choisir Entre deux choses Bien sûr Il y a la troisième option Ce n'est pas pour dire On est limité à ces deux options Mais juste pour voir Ici les deux options Il est en train De faire une comparaison que je dorme toute la nuit. Ça veut dire, je ne fais pas qiyam Je me réveille juste pour Fajr. Je n'ai pas fait la prière de la nuit. Pourquoi Parce que je ne pouvais pas, ou j'étais malade, ou je ne me suis pas réveillé, ou tout simplement parce que j'étais paresseux. Que je ne fasse pas, que je dorme toute la nuit. Et que je me réveille à Fajr en étant nédiment, triste attristé par le fait que j'ai raté Qiyamullah, une opportunité, c'est moins grave, ou bien je préfère cela, que de faire la prière toute la nuit pour finir le matin quoi Avec le contentement, vous comprenez Avec un certain leurre, je me leur. Dans les deux cas, c'est quoi ici Quelqu'un qui n'a pas fait Qiyamullah Et qui se lève le matin et fait salah fajr et que la journée il dit « Ben, moi j'ai beaucoup à travailler sur mon Iman là. Mon Iman il est vraiment, vraiment faible. Parce que je n'ai pas la volonté pour pouvoir me réveiller pour Qiyam » Il dit que c'est mieux que la deuxième personne qui est quelqu'un qui a fait Qiyam toute la nuit il a prié salat al -fadr. Après ça il sort le matin il est en train de regarder les gens et son cœur est en train de leur dire « Si seulement vous étiez aussi bon que moi. » Comprenez, je suis certain qu'il y a personne ici qui a fait kiyamulail comme moi. Il ne va pas le dire avec sa langue, ce qu'il dit avec sa langue, ça c'est, c'est l'ostentation bien, elle, euh, comment on appelle ça. C'est pas, c'est pas riyā. En tout cas, c'est. Il C'est, c'est, c'est une ostentation mais avec la langue. C'est après l'action. Ria, c'est lorsque tu fais lors de l'action, tu l'as fait pour les gens. Tu comprends Ils se vendent. Il Donc, imaginez, je vais prendre maintenant le Mus'haf, le Coran. Je vais commencer à lire devant vous le Coran. Et mon intention, elle est que vous dites, « MashaAllah, il est en train de lire le Coran. » Ça, c'est Ria, ostentation. Mais si je lis le Coran, loin de vos yeux, il n'y a personne qui m'a vu. Et qu'après ça, je vais venir ici Je veux dire, tout à l'heure, j'étais en train de lire le Coran. Ça a pris beaucoup de temps. Ça, c'est le tasmiah. Ça, c'est faire la promotion de tes œuvres. Plus grave, si les deux, c'est à peu près la même chose. Okay? C'est juste que le, le moment lors duquel l'intention était mauvaise est différent, c'est tout. Donc, c'est vraiment du cas par cas, mais les deux, c'est grave. Riyah ainsi que al Donc, on parlait de quoi Donc, ça, si on parle, par exemple, de Riyah, on parle de Al-Ujb se leurrer on parle de l'arrogance al kibr on parle de l'hassad de l'héréd la haine envers les croyants que tout ça ça peut être pire auprès dans la et c'est pire que plusieurs des des mauvaises œuvres qu'on voit qu'on peut toucher et si les ulama ils parlent beaucoup des mauvaises œuvres du corps ils parlent de l'alcool et de riba autre chose c'est parce que c'est des choses qu'on voit plus fréquemment vous comprenez mais il y a quelque chose de plus grave encore qui est ce qui est à l'intérieur du cœur. Ça répond un peu à votre question Non. Oui Donc, okay. très, très, très, très, très bonne question. Taïb, la sœur elle dit ici, ça arrive à chacun d'entre nous que parfois, on fait des bêtises. et qu'on se dit à l'intérieur qu'il n'y a personne dans mon entourage qui fait ça. Et, comprenez Donc, là, il y a plusieurs points à prendre en considération. Première chose, un remède qui est le plus facile, Inch'Allah, c'est de toujours se rappeler que cette action, c'est quoi C'est par l'aide d'Allah Azza Toujours. Toujours la remettre à Allah Azza wa Jalla. Allah. J'ai pas fait cette bonne œuvre là parce que je suis trop bon. J'ai fait cette bonne œuvre là parce que Allah Azza il m'a aidé. Déjà là je suis grandement sorti de la, de la zone de trouble. Comprenez? Parce que même si je réalise que d'autres n'ont pas fait et eh bien je dis Alhamdulillah Allah il m'a choisi moi il m'a aidé à le faire. C'est Allah qui m'a aidé c'est pas moi qui l'a fait. Il y a une grande différence entre ça, savoir que c'est une ni'ma, un bien d'Allah mahd que je ne l'ai pas mérité au fait, et entre penser que moi je le fais et moi j'ai pu le faire c'est parce que c'est juste que je suis trop bon. Vous comprenez Que les autres ne sont pas si puissants, si patients, si endurants, si forts que moi. Grande différence ici. La deuxième deuxième point à remarquer ici c'est il faut faire la différence toujours lorsqu'on parle des des questions du cœur les ulama ils disent on fait toujours la la différence entre le waswas -was du shaytan waswas الذي لم يستقر qui s'est pas installé dans mon esprit c'est juste une idée qui tourne et entre ce qu'on a accepté ce qu'on a absorbé c'est clair si le shaytan oui ça reste bien, bien sûr lorsque tu vas faire une bonne œuvre surtout si c'est une bonne œuvre qui est rare Tu as, tu as appris le Coran par cœur, tu as fait la Umra dans une saison lors de laquelle il n'y a pas beaucoup de personnes qui font la Umra dans ton entourage, autre chose. C'est certain que le shaitan, il va venir et il va commencer à t'égarer. Il il, il, shaitan essaie de faire quoi Il essaie de nous empêcher de faire les bonnes œuvres. Si on les fait, il essaie de, de les voler pour les brûler. C'est clair alors c'est certain que le shaitan il va intervenir pour essayer encore une fois de nous, de nous prendre ces bonnes œuvres, de les faire annuler mais tant que nous on ne, accepte, on ne les accepte pas c'est pas ma croyance je ne vis pas selon ça Inch'Allah Allah Azza wa ne va pas me prendre pour pour responsable. c'est clair ça c'est comme lorsque les ulama ils parlent des, bonnes, des mauvaises œuvres en général la mauvaise œuvre. Vous savez que celui qui a l'intention de faire la mauvaise œuvre, même s'il ne la fait pas, il mérite la punition d'Allah Azad. Il est blâmable auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est clair? Tout le monde comprend ça? Mais ça, c'est avec une condition. On parle de quelle intention? On parle de la volonté qui est, qui est ferme. On parle pas de celui qui a eu l'idée de faire une mauvaise œuvre. Okay Parce que sinon tout s'en va. Personne Tout le monde est parti, comprenez Donc, penser, avoir l'idée de faire une mauvaise œuvre, ça, ça vient de shaitan, ça vient parfois de nefs, un marabissou, nefs qui veut la dunia, qui veut chercher à droite et à gauche. Ça, c'est normal, c'est normal, complètement normal. Mais le moment lors duquel ça, ça passe notre filtre de volonté et qu'on l'accepte, on, on le fait rentrer dans le système, comprenez Je lui donne une carte identité, Dans la citoyenneté de moi-même, ça devient moi, ma, ma croyance, mon opinion, ma pensée que je vais adopter. Alors là, je deviens responsable auprès d'Allah Azzawaj. C'est la même chose ici. Ça répond un peu à votre question Taïf. فَهَا أُولَٰئِ خَوَاسُوا Ehlan iman wa ahli al i wa al donc c'est là où on va rentrer comme on a dit la zone vraiment sensible OK le le trait au niveau comme on a dit c'est pas pour vous faire peur c'est pas pour si vous mettre une, une barre qui est trop, trop élevée cette barre là pas une barre qui est obligatoire au fait ça dépasse la grande majorité des croyants Mais ça reste que c'est... bien d'aspirer à atteindre ça un jour, inshallah. Donc, on le mentionne quand même. C'est ilmou nef. Et ça nous aide toujours à savoir que même si peut-être on se pense bon, peut-être on n'est pas bon. Peut-être on est bon, mais on n'est pas si parfait que ça. Comprenez Une grande différence entre être un bon croyant et être vraiment un très bon croyant, ça, il ne faut pas... Il ne faut pas se précipiter à... à penser l'être ou bien avoir atteint ce niveau donc il nous dit ici khawassu la crème de la crème l'élite de ahlul et wal ilm wal irfan les savants ils utilisent souvent cette expression écoutez bien ça l'expression de ahlul ilm wal iman les gens de la science et de la foi les vrais croyants les bons croyants c'est les gens de la science et et de la foi, toujours pourquoi est-ce que toujours les, les deux viennent ensemble pourquoi selon vous pourquoi est-ce qu'on a besoin de mentionner les deux hmm? viennent ensemble quoi d'autre donc il n'y a, a pas de iman sans savoir mais est-ce que tout est-ce que tout croyant tout celui qui a le iman est un savant non Comprenez, mais celui qui a le iman, écoutez bien ça, celui qui a le iman, un croyant qui est sincère, mais qui n'a pas le ilm, qui n'a pas beaucoup de science, est-ce qu'on le prend comme référence dans la religion Non, donc on ne le prend pas comme repère, ok Il y, y a des personnes qui ont le iman, ça à dire très sincère, lorsqu'il fait sa salat, il est très sincère, il craint vraiment l'azawad et ainsi de suite, mais n'a pas le ilm, il n'a pas la connaissance. Et cette personne-là n'est pas une référence dans la religion. Ce n'est pas elle qui définit c'est quoi Ce n'est pas ça le modèle à suivre, le modèle idéal à suivre. Même si c'est une bonne inspiration. Et il y a de l'autre côté, celui qui a le il, qui a la science, beaucoup de science, mais qui n'a pas le iman qui est sincère. Et quelqu'un comme ça, est-ce que c'est une référence dans la religion Non. Parce que celui-là peut être un hypocrite. Il peut être quelqu'un avec Iman qui est très bas et il peut devenir dangereux donc on ne le prend pas comme, comme référence dans la religion la personne qui est référence dans la religion c'est Ahlul Ilmi wal Iman personne qui a la foi et la science oui Ça, ça, ça c'est une bonne question. La, la question ici que la sœur a posée, c'est comment savoir que quelqu'un, il a la science et qu'il a la foi, le hymen en même temps. La science, c'est assez facile à vérifier. Parce que la science, c'est des données, c'est parfois, comment on appelle ça, comment on appelle ça C'est comme, comme un CV Parfois, parfois c'est facile de prouver que quelqu'un Il a la science Moi j'ai étudié chez des ulamas Quelqu'un il va dire et moi je connais le Coran Et moi je connais 1000 hadiths par cœur et Je ne peux pas lui dire que tu n'as pas la science C'est clair Mais ce qui est plus difficile à vérifier c'est quoi C'est le, le Iman Premier point ici qui va grandement nous faciliter la tâche C'est ce qu'on a mentionné je pense Lors de notre dernière séance Il y a cela deux semaines Qu'est-ce qu'on avait dit Qui devrait être notre modèle dans la religion Prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est notre modèle ultime. Mais on a dit qu'en tant qu'être humain, on a toujours besoin de modèles qui sont imparfaits, un peu comme nous. Ça veut dire qu'ils se rapprochent. Pour ça, euh, est-ce que, est que dans l'islam, la seule personnalité qu'on connaît, c'est le prophète, sallallahu alayhi wa sallam Non, quand il y a des sahabas, on va dire, Omar il a dit, Imam Malik il a dit. Pourquoi Et Parce que c'est des personnes qui, sont, qui ne sont pas infaillibles. Ce ne sont pas des prophètes. Parce que quelqu'un va dire, ben, le prophète, oui, c'est la personne à suivre. Mais devine quoi Le prophète, il est infaillible. C'est un prophète. C'est Allah qui l'aide. C'est Allah qui le protège. Moi, je ne suis pas comme lui. Mais on a encore d'autres modèles qui nous inspirent, qui sont des personnes qui ont fait le même travail que nous, ça veut dire vouloir suivre le prophète et qui sont aussi faibles que nous mais qui ont réussi à pouvoir faire des choses de très haut niveau ils de très haut niveau mais on avait mentionné lors de notre dernière séance que de ces personnes-là quelles étaient les personnes à suivre? ceux qui sont morts من كان مستنًا فليستن بمن comme il a dit ibn Masoud toujours nos modèles dans la religion d'Allah azza wa jalla ça doit admettre les personnes qui sont déjà mortes déjà ça ça nous facilite grandement la tâche devinez quoi devinez quoi si quelqu'un si un croyant est mort surtout si c'est un savant et que la oumma ne parle que du bien de lui sache que inshallah min ahli iman des gens de la foi. Vous comprenez Quelqu'un qui n'est pas sincère dans sa foi, impossible, impossible que Allah Azza wa Jal ne fasse pas sortir son son hypocrisie ou son niffaire ou que Allah Azza wa Jal n'efface pas son nom de, des archives de l'existence. Vous comprenez Donc, comme dans le hadith du prophète que si Allah Azza wa Jal, il va aimer l'un de ses serviteurs, hadith qui est lent, il va demander à Jubil après ça aux anges, et après ça Allah Azza wa Jal il va lui accorder al Qa'bul sur la terre. Les croyants vont l'aimer. Les cœurs des croyants vont l'aimer de façon automatique. Donc lorsque je dis moi que mon modèle, parmi mes modèles à suivre, c'est Imam Abu Hanifa, Imam Bukhari, Imam Ibn Ma'in. Je n'ai pas peur de me tromper ici. Je sais inshallah il y a des gens de la foi. Vous comprenez Parce qu'Allah leur a donné une grande place dans la nation du prophète sallallahu alayhi wa c'est Allah azza wa qui la donne ce n'est pas donné à n'importe qui après ça ce qui reste c'est quoi c'est un autre 10% dont on a besoin c'est des personnes de foi et de science qui sont proches de nous qui sont encore vivantes avec nous qui, qui, euh, qui remplissent un peu le vide qui reste le vide qui reste c'est quoi le vide c'est les choses nouvelles qui arrivent dans la vie et qu'on n'a pas la réponse exacte vous comprenez Comment être un bon croyant et craindre Allah et ainsi de suite, alors qu'il y a devant moi euh, Internet et la télé et les films et Netflix et telle chose et telle chose. Ça, je ne vais pas peut-être le trouver directement chez Imam Malik dans la vie de Imam Malik. Okay Parce que quelqu'un dit, eh, Imam Malik, il vivait dans la Médine, il n'y avait pas de divertissement, la vie était simple, et ainsi de suite. Mais je vais quand même pouvoir trouver d'autres exemples qui m'inspirent. Et ces personnes-là, encore une fois, le imam, toujours, on prend pour acquis que quelqu'un qui n'a pas montré du mal, qui n'a pas montré des péchés majeurs, quelqu'un qui n'a pas montré de bid'a grave, innovation majeure, ainsi de suite, on prend pour acquis que par défaut, chaque musulman qui fait la salat et qui obéit à Allah dans les bases de l'islam, c'est un mou'mir. C'est clair Vous avez mis à l'intérieur une petite sous-question. La sous-question, c'est euh, sachant que certains ils nous apprennent des choses ou ils disent des choses qui ne vont pas nécessairement pratiquer. Okay? Ça, c'est un point très important ici. Idéalement, normalement, le croyant, quand il appelle vers quelque chose, ils, ils la qu il la pratique. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui est parfait après le prophète wa sallam? Non. Quelqu'un pourrait bien... Donc, Il faut s'y faire la nuance entre c'est quoi cette chose exactement, vous comprenez quelqu'un comme on a mentionné Mujahid qui enlève le quelqu'un quelqu qui fait des péchés majeurs le fils et qui le fait de façon ouverte, c'est certain qu'une personne comme ça n'est pas un bon exemple à suivre. On est d'accord là-dessus, ok De quelqu'un qui a beaucoup de hale et qui a une compagnie de vente d'alcool et qui vient pour nous dire l'alcool c'est haram en Islam. Moi je vends l'alcool, c'est t'agfirullah, qu'Allah me dit, mais haram, c'est haram. Je peux même vous faire des fatawas sur c'est quoi, c'est quel type de boissons qui sont haram, qui rentrent. Je ne peux pas le suivre dans ça, comprenez Par contre, quelqu'un qui m'encourage à faire les bonnes œuvres, qui ne sont pas obligatoires, mais qui ne les, les fait pas lui-même, est-ce que cette personne-là, elle est blâmer Non, il y a des actions qui ne sont pas obligatoires, et que quelqu'un pourrait nous encourager à les faire sans les faire, lui ou elle Parce que les actions qui ne sont pas obligatoires, il n'y a personne qui peut tout faire. Quelqu'un qui est pauvre, imaginez, on va prendre un exemple comme ça. Un savant qui est pauvre et qui va parler aux riches, il va leur dire Il y a des orphelins, il y a des réfugiés, il y a des personnes malades qui ont besoin de votre aide. Vous êtes, vous, vous êtes où, il y a des Est-ce que vous êtes attaché à la dunia Est-ce que moi je vais lui dire « Ya est-ce que toi tu as donné un million de dollars avant de venir ?» Non, peut-être que lui, il est, il est pauvre, peut-être même il fait partie de eux, comprenez Peut-être il a donné ce qu'il peut lui, il peut donner un dollar, 110 dollars, il l'a donné, mais il s'adresse à moi, qui peut-être, je suis un millionnaire, et il me dit que moi, je dois faire sortir, sortir l'argent, c'est clair Donc ça, c'est des, des exemples, comme on dit, c'est apprendre, aussi, il y, a, il y a des erreurs aussi, ça, c'est un, un autre point très très important, même si on sort un peu du sujet, mais il nous reste un dernier point, le point qu'on qu a, qu a promis de couvrir, Inshallah, donc qu'on doit couvrir, Inshallah. en 10 minutes avant de finir, mais juste pour continuer sur, sur la même lancée. Quand on parle que le musulman, le musulman, il doit prêcher le bien et être un exemple du bien. Ce n'est pas pour dire que le musulman doit être un exemple de la perfection. Attention à ça. On répète Est-ce qu'on répète lorsqu'on dit que le musulman doit prêcher le bien et un être un bon exemple pour le bien. Il ne faut pas confondre ça, il ne faut pas tellement faire élever l'échelle ici, les attentes, qu'on dit que quelqu'un qui prêche le bien doit, devrait être parfait. C'est clair Et ça, c'est l'erreur que plusieurs personnes font. Hein. Souvent, c'est l'erreur qui vient du shaitan juste pour leur donner une, une, euh, un une excuse pour ne, pas, pour ne pas pratiquer la religion dans Azzawajal. Vous comprenez Alors, Les gens, regardez, il y a des gens, ils voient quelqu'un qui est sincère. Quelqu'un qui est assis ici devant moi, il est sincère, c'est un croyant sincère, il craint Allah Azza wa fait pas de mal, fait pas d'injustice, dit pas des mensonges, il fait la salette, il a beaucoup de science, a aidé beaucoup de personnes. En général, sa vie, on ne connaît que, que du bien. Un jour, je l'ai vu dans le marché, il se disputait avec quelqu'un, il était un peu en colère sur le prix d'un produit. Non, tu m'as dit que c'était 50 dollars. Non, l'autre fois, tu m'as dit 55 dollars. Non, je t'ai dit 50 dollars. Wallahi, ahikra, Allah est là un peu. Alors, il y a des gens qui exagèrent. Ils disent, regarde, regarde, ils prêchent les bons akhlaq et lui, ils ne donnent pas le bon exemple. Ok Ça, c'est des erreurs humaines. C'est des erreurs humaines. C'est pour ça, on dit Rabbana, la tu au akhita'ana. On est des êtres humains. Sahaba, radiyallahu ta'ala, les compagnons, Parfois ils se chicanaient dans le masjid du prophète Et leur voix elle s'est dans le masjid Mais c'est des exceptions comprenez. C'est la vie de tous les jours Un autre exemple ici Et ça c'est très très très très important Ça c'est très important parce que ça c'est le, le genre de choses parce que ça ça, ça revient Toujours au problème le fait qu'on ait Une peut-être même deux trois générations Qui ont grandi Sans voir l'islam vraiment l'islam pratique là Parce qu'on vit dans une ère de quoi une ère de laïcité imposée, donc les gens n'ont pas vraiment vu l'islam, l'islam on le lit dans des livres et on essaie d'imaginer comment est-ce que le sahaba il vivait, on essaie de l'imaginer à travers, un... on n'a pas vu dans... on n'a pas vécu avec le sahaba, ni avec les tabiris, ni avec la génération, on n'a pas vu les gens pratiquer l'islam l'islam est une réalité qui est humaine ça va avec, alors parmi les, les erreurs graves, et ça c'est une chose qui est grave C'est que les gens, parfois, ils interviennent dans la vie très personnelle de quelqu'un d'autre. Pour le blâmer. Comprenez Et ça, ça devient, on commence à le voir. Le Sheirtel, il a divorcé sa femme. Alors, les problèmes qu'il y avait entre lui et sa femme. Et sa femme, elle a dit, et lui, il a dit. Là, ça devient dans les journaux, et ainsi de suite. Et là, les gens, ils commencent à juger cette personne, et même son niveau de foi, par sa relation de, de couple. Que sa femme n'était pas d'accord avec lui, qu'il avait des problèmes avec ses, son, son beau-frère et avec... mes What's ce matter lui you c'est pas ton problème. Ça c'est des choses de la vie, comprenez. 50 personnes, 50% des personnes ou plus des êtres humains sur cette terre, peut-être même 60, peut-être 70%, ont certains problèmes de famille. C'est vrai ou non Tout le monde a des problèmes de famille. Quelqu'un avec son cousin, l'autre avec son oncle, l'autre avec son, son fils, l'autre avec... Donc faire intervenir ce genre de choses pour dire regarde, regarde, il prêche le bon comportement, mais lui c'est pas un bon exemple à suivre comprenez ça c'est des des trucs, trucs normal lors de la vie du prophète les sahaba ta'ala il y en a qui avaient des problèmes entre sahaba sur l'argent qui ne s'entendaient pas certains ils se chicanaient venaient chez le prophète il y avait le qada comprenez ta'ala vous le savez très bien que après le temps du prophète ça, et ce, ce, ce qu'on est sallam ça c'est en train de mentionner ici c'est ça les les trucs les règles qui nous aident à préserver notre foi c'est parce que ça nous donne Une compréhension réaliste de l'islam pour qu'on ne tombe pas dans certains certaines erreurs qu'on va le mentionner dans cette dans cet exemple qu'on va mentionner maintenant Inshallah, après le temps du prophète sallallahu wa sallam qu'est-ce qui est arrivé entre, entre certains des compagnons des sahaba qu'est-ce qui est arrivé hein des divergences entre sahaba c'est vrai ou c'est pas vrai Entre Ali radiyallahu ta'ala anhu et Muawiyah, Aisha, Talha, Zubayy radiyallahu ta'ala anhum. Alors, ces divergences-là, que parfois c'était de simples divergences, et parfois c'est ce qu'on appelle la fitna historique qui est arrivée lors du temps de Ali radiyallahu ta'ala anhu, c'est des problèmes entre êtres humains. Et là, les gens ils confondent entre le statut de compagnon en tant que noble compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam et entre les compagnons en tant qu'êtres humains qui ne sont pas des, des prophètes. C'est des nobles compagnons mais c'est pas des prophètes. Alors si tu leur as trouvé des erreurs ou des dépassements parfois, ça n'annule pas leur noblesse en tant que compagnons. Vous comprenez C'est des êtres humains. Lors de la vie du prophète sallallahu alaihi wasallam, lorsque le prophète, wa sallam, il était encore vivant, Aïcha radiyallahu ta'ala anha avait une certaine réticence personnelle envers Ali radiyallahu ta'ala anhu. Lors de la vie du prophète sallallahu pour quelque chose qui n'a rien à voir avec la religion. Pour une question personnelle, c'est parce que lorsque lorsqu'il y avait l'ifk, lorsqu'on a accusé Aïcha radiallahu ta'ala « Anhali munafiqid » et que le prophète Salahassim ne savait pas quoi faire en attendant que le wahy, la révélation, elle descende. Ali radiallahu anhu avait donné, c'était son opinion personnelle, quelqu'un il demande ton conseil, tu fais quoi Tu fais de ton mieux, après ça tu, tu donnes ton avis, comprenez Il avait conseillé au prophète Salahassim de divorcer Aïcha radiallahu an. Aïcha radiyallahu ta'ala elle était attristée par le fait que Ali avait conseillé ça au prophète même si le prophète ne l'a jamais fait comprenez est-ce qu'à est qu cause de ça on va dire oh, les compagnons ne sont pas vraiment nobles non c'est normal quelqu'un qui fait de son mieux pour conseiller son prophète qu'il aime tant alors il dit ya Rasulallah moi je te conseille toi en tant que prophète sachant qu'on ne sait pas qu'est-ce qui est arrivé il dit tu devrais peut-être divorcer cette femme et que la femme de l'autre côté qu'elle, elle sait qu'elle est chaste et innocente elle soit en colère entre quelqu'un qui a conseillé qu'on la divorce c'est normal aussi qu'elle soit attristée et en colère c'est des sentiments humains des sentiments humains c'est la vie humaine Rien à voir ici avec la foi et le immen des Sahab. et le fait que les Anhum, ils ont iman ferme comme des montagnes et c'est les plus grands croyants de cette Ummay ainsi de suite. La même chose ici. Quand on parle des savants quand on parle des croyants quand on parle comprenez Il ne faut pas mettre la... la La barre tellement haut ici quand on attend qu'un prophète va descendre aujourd'hui pour nous apprendre notre religion, pour nous conseiller. Comprenez On a parlé de ça l'autre fois. Quand on parlait de dhikra, qu'est-ce qu'on avait dit Si quelqu'un pourrait nous rappeler que parmi les conditions de, pour bénéficier du rappel, il y avait quoi Qu'est-ce que l'imam Ibn al -Qayyim, il avait mentionné Ignorer les défauts de celui qui nous fait le rappel. Quelle que soit cette personne, Lorsque quelqu'un me fait un rappel et le rappel est sincère et il dit des vérités, je me concentre pour l'instant sur le sur le rappel. comprenez Ah, j'ai vu tel Telchir dans bon, un mariage, il mangeait beaucoup. Il conseille le zur d'être s'éloigné de la dunia et l'a a mangé. C'est quoi le problème Peut-être cette journée-là il avait faim Comprenez, peut-être il n'a pas les moyens de se payer le luxe comme ça de la bonne nourriture et que c'est parmi les rares fois dans sa vie qu'on lui a offert le halal qu'il peut manger. C'est quoi le problème Mais il y a des gens comme ça. Ils vont chercher les petits détails pour te regarder. Ils prêchent quelque chose, ils pratiquent autre chose. Comprenez. Alors tu t'attends à quoi Tu t'attends à ce que sinon après ça, en faisant, en mettant la barre tellement haut que ça, on est en train de dire qu'il y a personne qui devrait monter sur le minbar ou répondre à une question, ou apprendre la religion, qu'on doit attendre qu'un autre prophète nous revienne. Vous comprenez Donc, ça c'est pour répondre un peu à votre question. Revenons ici à ce qu'on mentionnait, encore une fois, la, la barre très très haute que l'imam Ibn al-Qayyim, il nous mentionne ici, c'est « firar min al-hududhi ila al-tadrid tajrid De fuir » Alors écoutez bien ce point, Un peu compliqué peut-être à comprendre au début, mais, mais ça va être clair, Inch'Allah. Comme on dit, on a problème, on le répète, on a un problème aujourd'hui de, de matériel, donc j'enregistre avec mon téléphone. Donc je dois parfois m'arrêter pour s'assurer que ça enregistre. Donc, Imam Ibn Al-Qayyim, il nous mentionne de fuir les hudud. C'est quoi les hudud Les houdouds, c'est mes intérêts personnels. De les fuir vers la pleine impartialité. Je parle de quel intérêt personnel ici Ce n'est pas mon intérêt personnel à avoir une augmentation de salaire. Ce n'est pas de ça qu'on parle. même Ibn al-Qayyim, il parle ici au niveau purement spirituel. Ça veut dire dans ta relation, dans ma relation entre moi et entre Allah Azza wa jal, Lorsque je fais des bonnes œuvres Écoutez bien Si ce n'est pas clair on va le répéter okay? Dans ma relation avec Allah azza wa Lorsque je fais des bonnes œuvres Il y a ce qui est pour Allah Et il y a ce qui est pour moi Mon ghani à moi Mon intérêt personnel Et là il faut faire attention Que le niveau pour arriver à ce niveau Très très haut ici C'est de fuir ses intérêts personnels Et être complètement impartiel Ça veut dire l'action est pleinement Et purement pour Allah C'est clair ou c'est pas clair On va donner des exemples Oui Intérêt personnel dans la Bonne question Très bonne question Et tu vas avoir la réponse tout à l'heure Si c'est pas clair, rappelle-nous la question okay Parce qu'elle est importante à la fin okay Elle est importante la question On parle de quels intérêts personnels ici on va donner un exemple, après ça on va mentionner les détails qu'il qui nous cite ici, on va voir inshallah, les réponses à tout si moi je suis un organisateur de campagne de Hadj ou de Umrah alors je vous offre Umrah à 2500 dollars, maintenant je pense c'est ça, environ Umrah à 2500 dollars alors je vais prendre un groupe mettant de 30 personnes et je vais faire la Umrah je vais la faire avec vous, je pars là-bas, je vais faire la Umrah mais Si moi, j'étais ce propriétaire-là, propriétaire, propriétaire d'agence de voyage, lorsque je fais la Umrah, c'est quoi qui est pour Allah Ça, c'est pour Allah je, je, okay, je, pour, Juste pour que je précise, okay, je n'ai pas, pas donné l'exemple le le, ici ou bien le cas dans lequel moi je suis une organisation de charité. Je suis un business, agence de voyage. Pourquoi est-ce que je prendrais les gens pour l'umra dans ce cas-là C'est parce que je cherche à me faire de l'argent. Okay? j'ai cherché Comment est-ce que je peux me faire de l'argent halal Ah, peut-être organiser des umra. On va faire la umra. Ce qui est pour Allah, c'est la l'ibad. Mais est-ce qu'il y a un intérêt personnel ici pour moi en faisant la umrah? Oui, il y a un intérêt personnel. Cet intérêt personnel n'est pas haram. Ce n'est pas haram ici. Faire la Umrah pour Allah et pour se faire de l'argent. Okay? Par contre, le niveau le plus haut, c'est de pouvoir même se dissocier de cet intérêt personnel. Alors il nous dit ici, que ça c'est un niveau tellement précis qui demande beaucoup de science et de ilme. Les connaisseurs d'Allah, c'est comme de la chirurgie, qui sont capables d'analyser les intentions au moindre détail. Pour pouvoir vraiment distinguer est-ce que l'intention est purement pour Allah ou est-ce qu'il y a mon intérêt personnel à l'intérieur. Il y a certains intérêts personnels qui sont naturels et que Allah Azzawajal ne nous blâme pas pour ça. Il y a des intérêts personnels qui sont voulus, c'est bien de les avoir. Allah Il aimerait qu'on qu les ait. Et il y a des intérêts personnels qui pourraient réduire notre récompense et notre adre pour Allah. Azzawattu. Parce que l'accent n'est pas complètement impartiel pour Allah. Azzawattu. Donnons des exemples. Un intérêt personnel qui est halal parce que ça fait partie de ma nature, je ne peux pas me dissocier de ça. Les ulama, ils donnent cet exemple. Ce n'est pas ici dans Madar al il Ils donnent cet exemple dans les livres de fiqh. Imaginez qu'il fait très chaud. Très très chaud aujourd'hui. Et que c'est l'heure de dhuhr. Il fait très chaud à l'extérieur. Moi, je vais au masjid et je dois faire le woudou pour salat al-dhuhr. N'est-ce pas qu'en en entrant dans le masjid, tu viens de venir de l'extérieur en faisant ton woudou avec de l'eau qui est fraîche. Quel va être ton sentiment Tu vas te réjouir. Comprenez Le woudou, dans ce cas, c'est rafraîchissant. Je suis en train de faire le woudou, mais je suis en train d'apprécier. C'est tellement bien de pouvoir se rafraîchir avec de l'eau froide. Alhamdulillah, c'est une na'amad dallah Donc, il y a un intérêt personnel ici. Mais est-ce que cet intérêt personnel, il réduit ma récompense Non Parce que cet intérêt personnel, il fait partie de ma nature humaine. C'est naturel. Je ne peux pas, Allah Azza wa ne, ne va jamais me demander dans la religion de faire le woudou sans apprécier que l'eau soit fraîche. Parce que c'est contraire à la nature humaine. Ça serait me demander quelque chose qui est impossible à réaliser en tant qu'être humain. Vous comprenez Est-ce que c'est clair Qui pourrait nous donner un autre exemple Oui très très bonne question. très très bonne question. Cette cette fameuse question de se réaliser. Okay donc je pratique l'islam et tout pour de réaliser pour avoir comment dit purpose in life pour faire quelque chose dans ma vie pour avoir faire des accomplissements oui il peut avoir un peu de harzo à l'intérieur peut avoir un peu de de nos intérêts personnels pour notre nafs peut-être c'est ce pas complètement impartial seulement pour Allah zohiel complètement dédié pour Allah subhanahu wa taala par contre ici pour ne pas comme on a mentionné tout à l'heure Pour ne pas tomber dans l'ouest ouest, ok? Parce que ça, c'est si en manque, manque de science, en manque de science. Shaitan pourrait utiliser des points comme ça pour nous causer le l'ouest ouest, c'est des doutes et ainsi de suite. Et qu'on va finir par penser que notre religion est trop compliquée. Je peux pas la pratiquer. Je vais laisser. C'est ça l'objectif de Shaitan. Ok? Donc ça, il faut bâtir sur un fondement aujourd'hui. Tout ce qu'on est en train de dire. Le fondement, c'est que l'essentiel est que mon intention, elle ne soit pas pour les autres. Ça, c'est inacceptable, faire des bonnes œuvres pour les autres, pour les autres êtres humains. Rien, ostentation, inacceptable. Deuxième chose, de m'assurer que mon intention n'est pas seulement pour la dunya. OK Je peux pas faire la... Ça, c'est inacceptable. Je ne peux, faire... peux pas faire la salette pour réussir dans mes examens. C'est clair Je ne fais pas la salette, mais là, j'ai mon examen très, très important qui va arriver dans deux mois. Ya Allah, je vais commencer à faire salette. Aide-moi à à réussir mon examen ça c'est inacceptable l'action elle doit être pour Allah et pour l'akhir après ça les petites miettes qui vont exister d'intention oui ça serait bien de travailler sur ça pour arriver à ce niveau là tellement haut mais pas de trop se soucier de ça, c'est clair donc je dois pas trop me poser ce genre de questions, est-ce que je fais les bonnes œuvres pour Allah ou pour me réaliser donc, si je crois en Allah et je crains Allah Azza wa Et j'aime Allah subhanahu wa ta'ala. Et j'ai la conviction que, insha Allah, si mes actions sont acceptées par Allah azza azzawodal, je vais être récompensé et qu'Allah azzawodal va me rapprocher de lui. On avance avec ça. Il n'y a pas de problème avec chercher le bien-être. Ok, on est des êtres humains, on cherche notre bien-être. L'Allah il a mentionné que celui qui obéit à L'Allah Azawajal, il va avoir le le bien-être. من عمل صالح من C'est L'Allah qui le dit, que celui qui fait les bonnes œuvres, et qui est croyant, on va lui donner une belle vie, une bonne vie plutôt, C'est normal. Je suis un être humain. Allah Azza wa nous a créés comme ça. C'est ça qui nous pousse. Celui qui veut entrer au paradis. Parce qu'on ne veut pas encore une fois. Parce que ce qu'on est en train de mentionner, comme on a, comme on a dit plus, plus tôt, il y a certains, comme certains soufis, qui l'ont pris à l'extrême. Qui ont dit qu'on n'adore pas Allah Azza wa pour le paradis. On adore Allah parce qu'on aime Allah. Pas besoin du paradis. Comprenez Donc ça c'est arrivé à l'extrême. Tu penses que tu es meilleur que les prophètes Les prophètes, ils ont demandé le paradis d'Allah Azza wa Les prophètes, ils cherchaient la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils دعونا رغبا ورهبا وكانوا oui, en tant être humain je cherche mon bien-être. Mais le seul truc ici c'est qu'il faut pas tomber dans la routine de oui, l'islam c'est juste une façon parmi les autres de se réaliser dans la vie. Vous comprenez Il y a quelqu'un qui a un commerce, ça lui permet de se réaliser dans sa vie. Il y a quelqu'un qui a un projet de recherche scientifique, ça lui permet de se réaliser dans ma vie. Pour moi, je ne sais pas ce que les autres ils ont mais ben, je vais prendre l'islam pour me réaliser c'est ça l'erreur à ne pas faire l'islam c'est avant tout pour notre bien-être dans l'akhirat, la après ça dans la dunia si on prend un autre exemple qui est pratique un intérêt personnel qui est acceptable dans la religion d'Allah Azza wa et même ici encouragé lorsqu'on lorsqu jeûne lorsqu'on fait le saoum C'est quoi la sunna au Maghreb? C'est quoi la sunna? Des dates, ok, ça c'est c'est sunna encore plus. Mais sunna première sunna premier niveau, c'est quoi C'est de précipiter, de remplir le jeûne. C'est clair Plus aimé auprès d'Allah, c'est ceux qui rompent leur jeûne le plus tôt. Comme dans le hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Quand tu as très faim, tu viens de jeûner, est-ce que tu n'as pas un plaisir à manger Oui. Alors, ce qu'on va dire, non, non, non, c'est pas bien ça. Si tu as un plaisir à manger lors lors du maghreb, ton action n'est pas complètement dédiée à Allah Azawajal. Ok? Ça c'est extrême, ça c'est faux, parce que ça c'est une intention que Allah Azawajal il accepte et qu'il aime même pour nous. Le Eid, qu'est-ce qu'on fait lors de l'Eid? On s'habille bien, on mange bien. On visite la famille, cela au ainsi de suite. On socialise ensemble en un seul mot. C'est un moment de joie. On célèbre. Est-ce que le fait de célébrer, on va dire on célèbre, mais c'est l'id, c'est une ribad. Non, non, je ne devrais pas me sentir... Non, remarquez ici que cet intérêt personnel, dans le id, l'intérêt personnel, cette joie en tant que telle, c'est ça la l'ibad. Comprenez Donc c'est quelque chose qui est encouragé même. C'est ce qu'il ce qu faudrait faire Mais si on parle d'autres choses ici Les autres cas, le contraire C'est quoi Moi, j'écoute le Coran J'écoute des choses comme ça Et que je vais essayer de prendre des choses Pour ma vie du bas monde avec ça Je vais vous donner l'exemple. Un Une fois je suis rentré chez quelqu'un C'est un boucher Vend La viande, c'est halal et tout Il y a un client juste avant moi Mais avant le client, il y avait le Coran. Okay, donc le boucher avait mis le Coran. On pouvait écouter le Coran en arrière. Un client qui était juste avant moi, il a demandé une question. Je ne sais pas comment concentrer. Je pense qu'il a dit, est-ce que la est viande hachée, elle est bonne Ou est-ce que le poulet, elle est... je ne sais pas. La réponse du vendeur, cest de dire oui, c'est bon, très bonne qualité, etc. Il a dit, écoute, il a dit en plus, de ça, chez moi, la viande ici, elle a reçu Rukya. Est-ce que tu ne peux pas entendre le Coran <rire> Bien sûr, ça c'est un peu bizarre, ok À ma connaissance, on n'a jamais entendu parler de roquey sur sur la viande. Mais <rire> bref, on va, on va dé dé dé dépasser ce point. Hamdulillah, on va admettre, on va prendre par défaut Husnul on va penser du bien, on va dire ce frère-là, il met le koran parce qu'il aime écouter le koran pour avoir le hadj. Mais est-ce qu'il a pris c'est un nafs, un intérêt personnel un peu de ça, de cette action Oui, comprenez. C'est parce que, c'est comme si est en train de dire, écoute, tu devrais acheter chez moi parce que moi je mets le Coran. Donc il y a Hadz ici. Vous comprenez, l'action n'est pas complètement dédiée à Allah subhanahu wa ta'ala. Euh, je pars encore une fois, je pars pour Umrah. Je vais partir pour Umrah. Mais je suis quelqu'un de riche. J'ai de l'argent, j'ai beaucoup d'argent. Je vais partir pour Umrah. Alhamdoulilah, c'est très bien. Et je vais faire la Umrah pour Allah, parce que je sais qu'elle me rapproche d'Allah Azza wa Mais je suis très excité pour la Umrah. C'est parce que je me suis permis de, de, de réserver un hôtel de luxe pendant deux semaines, d'avoir un buffet ouvert, de la très bonne bouffe, ainsi de suite. Est-ce qu'il y a Hadzun à l'intérieur Oui, ça pourrait un peu réduire ma récompense, vous comprenez Ce n'est pas pour dire que c'est haram. Ce n'est pas, pas pour rentrer encore une fois ici dans, avec Shaitan. Il ne faut pas suivre Shaitan ici. Que, ah, tu ne devrais pas aller à ta C'est certain qu'aller à la Umrah, c'est mieux que de ne pas y aller. Là, je suis en train de voir comment <rire> gagner le plus que possible de la récompense. De, parce que la récompense, on la prend dans la dunya ou bien dans, dans la Akhira. Alors, le plus que je prends dans la dunya, je suis en train de consommer. Je ne garde pas pour la Akhira. Donc, si je peux que mon intention elle soit un peu plus dédiée pour Allah Azza wa Jalla, c'est encore mieux. Qu'est-ce que ça ça nous permet de faire comme on l'a dit de un si quelqu'un il atteint ce niveau alhamdullah de deux si on n'atteint pas ce niveau s'il y a un intérêt à connaître ça au moins en théorie c'est quoi c'est de réaliser qu'on ne peut jamais être reconnaissant envers Allah et qu'on n'a pas rempli complètement le le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala et que le fait que moi j'ai lu aujourd'hui deux hizb de Coran Ou bien que j'ai fait Qiyam layl hier. Ou bien que hier c'était jeudi, j'ai fait le jeûne. Ou que j'ai donné une sadaqa aujourd'hui. Tout ça, hamdullah c'est une bonne œuvre. Mais ça ne devrait pas me pousser à penser que je suis trop bon. Vous comprenez Parce qu'il y a un niveau qui est encore beaucoup plus supérieur que je n'ai pas, pas atteint. Et je suis loin de, de, de, de ça. Donc il ne faut pas se contenter ici, comme on a dit, de juste c'est les bonnes œuvres qui sont les actions physiques que c'est là que ça s'arrête. Oui, Aré, tu as une question J'avais pas compris le contexte et que la récompense s'appelle dans ce mot, dans le Oui. délai. J'ai pas compris par rapport à ce que c'est et je comprends normalement ce que ça veut dire, mais par rapport à ce que c'est... Regarde, n'importe quelle bonne œuvre, n'importe quelle bonne œuvre qu'on fait, et qu'on cherche quelque chose dans cette vie du bas mand d'en prendre quelque chose j'ai pris un peu de ma récompense de l'akhirah c'est clair c'est imam de masjid qui a un salaire et imam de masjid qui n'a pas de salaire qui dit moi je vais être imam de masjid et je, vais, je vais me débrouiller comment vivre Je vais vivre avec le minimum ou bien je vais emprunter de l'argent, je vais vendre des légumes au marché le matin entre de et d'or, je vais me débrouiller. Mais je suis le et je ne prends pas un seul sou. C'est certain que le deuxième, sa récompense, inshallah, elle est pleine dans, dans la akhira. Vous comprenez Le premier, s'il a un salaire, il a pris une partie de cette récompense dans, dans la dunya. Tu comprends C'est clair Oui, Akhira. Oui Oui, certainement. Les ulémas ont parlé de ça aussi. Bay al mushaf vendre le Coran, okay, donc ça c'est, c'est pas quelque chose qui est interdit. Mais la même chose, celui qui donne le Coran va le donner lui-même, va dire, moi je vais, je vais le donner sans rien gagner. C'est certain que sa récompense elle est plus complète auprès de Allah Azzawajal que celui qui vend le Coran avec l'intention que les gens aient accès au Coran. Ça peut être une ibada, mais aussi pour, pour vivre avec. Okay, donc c'est pour ça qu'on dit que ça c'est très pointu comme science ici, la science des intentions, mais ça ne devrait pas ici être le premier point d'analyse ici, de faire l'action ou bien de ne pas faire. Okay ça on est en train de parler de parfaire l'action, pas faire ou ne pas faire. Et ça je le mentionne aujourd'hui, c'est parce que c'est une halakha qu'on a le temps de passer. On ne va pas dire ça dans une khutba ou à des gens qui commencent à peine à pratiquer leur religion, parce qu'ils ne vont rien comprendre, okay ils vont avoir tellement peur, ils ne vont plus pratiquer là. Il va penser que ses actions ne servent à rien. Parce qu'il ne va pas bien comprendre ce que tu lui dis. C'est pour ça qu'ici il nous dit Que la majorité des personnes, ça ce n'est pas pour eux. Il dit Parce qu'ils adorent Allah Azza wa Pourquoi Pour leurs propres intérêts personnels. Ah Je vais faire plus de salades pour que Allah m'aide. Ah je suis malade C'est jour si Je vais faire encore plus De amal salih C'est bien C'est bien Même si ça ne doit pas être Oui ou non Ça doit pas être Si je suis en forme Je ne fais pas de salat Si je suis malade Je fais la salat Comprenez ici la différence La distinction Il reste juste un peu Inch'Allah pour mentionner Fasah ibu hadat Celui maintenant från Allah dédié något Allah, och låt ingen vara glad för vad som händer utan Allah, och låt ingen vara trött på vad som händer utan Allah. Azza wa här mannen som är dedikerad till ce qu'il är inte glad för vad han får från Allah, och han är inte trött på vad han får från Allah. Han är Il n'a aucun problème. Et s'il va tout sacrifier ou rien gagner pour que Allah lui donne ce qui est auprès de lui, il n'a pas de problème avec ça. Mais comme on a dit là et ça encore fois, ça revient à la question de relativiser. Comme on a dit tout à l'heure, relativiser la chose. Il y a il y a les apparences, les apparences c'est l'idéal ce que les gens pensent, que la religion c'est une religion pour des prophètes ou pour des anges ou autre chose, la majorité des gens perçoivent, peut-être aujourd'hui un peu différent parce qu'il y a les réseaux sociaux et, et, et, et la vie de, de presque toute personnalité publique elle est mise comme ça, mise de façon publique et exposée dans les détails mais en général les gens, si on parle des musulmans, les gens par exemple ils pensent que Ali imam de masjid, shir, c'est quelqu'un qui est complètement une intention dédiée. Vous comprenez La réalité est différente. La réalité est que si tu vas chercher dans les messages et tu cherches et autre chose, tu vas trouver que lorsqu'il y a un lorsqu'il y a une ouverture d'un poste pour imam de masjid, il y a quelqu'un qui se présente et qui demande un salaire et qu'on va lui dire voilà le salaire, qui dit non, non, moi j'accepte pas, il faut me mettre 200 dollars de plus, il faut me donner aussi deux journées de vacances par semaine et là ça commence à négocier, ainsi de suite, vous comprenez Donc ça c'est la Ça, c'est le cas de la partie majeure des êtres humains. Imam ou pas imam, cher ou pas cher. c'est 80% des êtres humains qui sont comme ça. Il va y avoir un half de nefs à l'intérieur. Il ne faut pas se dire, « Ah, regarde comment est-ce que les gens ils sont devenus. » Vous comprenez Si ce n'est pas son intention principale. Parce que si on va enlever ça, il ne va pas rester grande chose. Il ne va pas rester grande personne avec qui, avec qui vivre. Donc, il faut percevoir ici qu'il y a beaucoup de half de nefs dans nos œuvres. C'est pour ça qu'on ne doit jamais être complètement confiant que mes actions, elles sont acceptées et acceptées suffisante auprès d'Allah. Ça doit toujours me pousser à faire beaucoup de de bonnes œuvres, plus de bonnes œuvres. Peut-être que j'ai besoin d'un peu plus. Il y avait une question La reconnaissance est Je, je, me, je me rappelle pas du point exactement. Ah ok ok c'est pareil. Wa Donc ici la question c'est quoi c'est le lien qu'on a mentionné un peu plus tôt entre la reconnaissance c'est que ce qui nous, ce qui nous aide entre autres à s'éloigner de ce risque là d'annuler nos œuvres ya un exemple don't an example je vais répondre avec un exemple si quelqu'un ici hier soir a fait -layl, la prière de la nuit à la maison huit longues rak'a bien soignées pendant 2 heures Honnêtement, lorsque vous vous réveillez, vous sortez le matin, dans votre tête, il y a combien de personnes qui ont fait la même chose que vous dans votre quartier Vous pensez. Est-ce que, est que vous pensez qu'il y a beaucoup de monde, sincèrement Non, et c'est normal de penser qu'il n'y a pas beaucoup de monde, c'est parce que de nos jours c'est une action qui est rare, plus que ça. Même les obligations, si tu vas à Salat juste après au masjid, tu vas voir que le nombre de personnes est très est très restreint sans parler de Qiyam Lay donc c'est normal de penser que je suis parmi une très petite minorité de personnes dans mon entourage dans mon quartier dans ma ville qui ont fait Qiyam Lay comme moi hier soir surtout si c'est pas Ramadan le shaitan ici dans cette situation il, il sait que je suis vulnérable et que la porte d'entrée ici c'est le Ujb de me faire tomber dans le leurre le fait de me penser que je, à cause de ça je suis meilleur que les autres on a dit que l'une des, des portes de protection des meilleures protections contre ça contre cette vulnérabilité là en faire comme ceux qui font l'informatique là ils ont, une, ils, ont un, ils, ont un, ils ont un point de vulnérabilité ils vont faire quoi ils vont, ils vont protéger le système, ils vont faire un update comme ça, ils vont faire un update nous aussi ce update qu'on va faire pour se protéger de ce virus de shaitan c'est quoi c'est tout de suite si j'ai fait Qiyamulayn hier soir c'est de me mettre dans ma tête et de me rappeler que j'ai pu faire Qiyamulayn avec tout que ça ça me dépasse en réalité c'est pas mon niveau mais c'est Allah Azza wa Jal qui m'a aidé à le faire si c'est un bien c'est parce que c'est Allah qui l'a écrit je remercie Allah Azza wa Jal je ne me remercie pas moi-même comprenez déjà ça ça me protège grandement Inch'Allah Parce que là, même si, même si tu es arrivé à dire que je suis meilleur que les autres, même tu ne devrais pas arriver à ça, mais même si tu as fait cette erreur, tu dis que je suis meilleur que les autres parce que Allah, il m'a aidé à être meilleur hier soir. Et que je dois être reconnaissant envers Allah, sinon il, enlevé, il va m'enlever cette nerve. O, nej. Nej, och marameeta, idrameta, och alla Allah är. Älskade, nej. Då, se tjuvs och gäpplik, och vad vi kom med någonting, Allah. Vi kom. Vi är väntade på alla lärare i dag. Det är inte så att vi har gjort några försök. Vi är väntade på alla lärare i dag. Det är inte så att vi har gjort några Tout celui qui entreprend un chemin Pour chercher une science Allah Azza wa Dhill Va lui faciliter un chemin Vers le vers Jannah Est-ce que c'est une bonne œuvre Qui est commune Encore une fois Combien de muslimins y a-t-il Ici comme vous Qui sont venus à la halaqa Allez Maintenant dans certaines rues Vous allez voir des muslimins Beaucoup de muslimins Beaucoup plus que la halaqa Qui sont en train de marcher Dans la rue Juste marcher dans la rue Certains sont dans un café Certains dans un resto C'est pas haram tout ça Mais ils ont raté ici une opportunité Peut-être ils vont gagner d'autres Mais certains sont peut-être dans, dans un bar Vous Comprenez Je dois me dire Alhamdulillah C'est normal Dans le hadith du prophète wa Celui qui se réjouit de sa bonne œuvre, Il est un mu'min C'est une preuve que c'est un mu'min Il aime les bonnes œuvres. Par contre Je dois toujours me dire Que si Allah il le voulait Ou si Allah il le veut Allah ala in qadil, Si Allah il le veut La semaine prochaine Moi je vais être dans le bar Celui qui est au bar il va être ici à ma place Vous comprenez Donc ça c'est par L'aide d'Allah Toujours se rappeler de ne pas attribuer L'action pleinement à moi C'est pas parce que je suis bon C'est pas parce que moi je suis plus intelligent que les autres Que je suis ici, c'est clair Donc comme on a dit ça, ça déjà grandement Inch'Allah ça va nous protéger contre cette vulnérabilité Face à HaShaykh